...dépis d'or, euh, chemin des Mauves, chemin Diagonal et le chemin Marcel-Ouareau en partie 9h-11h30. 9h, pas d'électricité dans ces secteurs, donc à la ravine des Cabris pour aujourd'hui. À Saint-Paul, c'est de 8h45 à 16h et ça concerne la Saline, rue Dioflar, rue Nonval, chemin Acadine et dans la rue Arne en partie. Attention, il va y avoir une coupure d'eau aujourd'hui, alors ça concerne Saint-Joseph, Donc nous sommes à Grand Coude Donc euh, c'est euh, Grand Coude Partie comprise entre le kilomètre euh, 9 et le kilomètre 12 La remise en eau se fera Des achèvements, des travaux La coupure d'eau aujourd'hui dans ces secteurs L'association ADN 974 La mutualité de La Réunion et son partenaire La SEMADER vous informe qu'il y aura Un dépistage du diabète Aujourd'hui, alors ça se passe De 7h30 à 11h30 Au local Cap à Sainte, c'est l'ancienne salle Dominique, donc ça se trouve au 9 rue Cardinal à Saint-Pierre, donc pour ce dépistage du diabète il est conseillé de venir à Jeun. On a également un communiqué de, de l'établissement français du sang, pardon, donc qui vous informe des prochaines collectes. Alors, ça se passe aujourd'hui, jeudi, à la salle des fêtes de la Plaine des Palmistes, de 8h30 à 12h30. Également au collège Achille-Grondin Saint-Joseph, de 8h30 à 12h30. Réunion première, cet espace est le vôtre. Vos communiquer vos messages par fax au 02 62 40 68 33 ou par mail à avi, avis, arrobaz, france tvfr <rire> L'argent, l'amour, la gloire, la santé, la beauté, la santé plus Gaïa, hein. vous saurez tout dans l'horoscope Cyril, en première dans 3 minutes. <rire> Puisqu'on sera plus ensemble. Kuinka niin? Kuka on? Kuka on? Kuka on? on? on? Kuka on? Kuka on? Kuka on? Kuka on? Kuka on? Kuka on? Kuka on? Kuka on? Kuka T'en passe, on s'afflige des supplice puis on se lasse prisonnier de mon replie La peine c'est pas du toc Les larmes de crocodile en fond Herbie en coque Donne-moi de e tes nouvelles Si la nuit tu es seul Peu importe qu'on s'aime qu'on se fasse la gueule Alors j'écoute tu me restaivis Et le temps passe On s'afflige tes supplices Sitten se laskee. Sitten se laskee. Sitten se laskee. se laskee. Sitten se laskee. Sitten se se Ce fan, les chrysanthèmes, ce fan, toutes tes pétales. Alors j'écoute du Miles Davis. Dans une minute, sur Réunion première, c'était Navi. Hein, Navi, j'écoute du Miles Davis. Dans une minute, le journal de la rédaction. Voici l'horoscope de Juliette. Bonjour, bon jeudi. Nous sommes le 16 juin et aujourd'hui, c'est la Saint-Aurélien. Bonne fête messieurs, je vous souhaite une excellente journée. Restez avec nous. Voici l'horoscope de la première. Bélier, n'en faites pas trop et surtout n'en dites pas trop. Taureau, vous avez un secret sous la manche. Gémeaux, prenez l'habitude de répondre à toutes les lettres ou à tous les dossiers avant que tout s'accumule. Cancer, il n'est pas impossible qu'une vieille amitié évolue nettement aujourd'hui vers un mode de relation plus tendre. Lion, des satisfactions et des résultats. Vierge, vous ferez preuve d'une grande conscience professionnelle. Balance, ne vous arrêtez pas en si bon chemin surtout. Scorpion, La présence d'une personne que vous aimez vous rend plus souriant. Sagittaire, n'entrez surtout pas dans les conflits qui ne vous concernent pas. Capricorne, les célibataires préféreront se consacrer à leur amitié qu'à leur amour. Verseau, vous aurez intérêt aujourd'hui à vous montrer très vigilant. Et Poisson termine par vous, tout devrait s'arranger avant la fin de semaine. Bonne journée à tous et à toutes Bon réveil avec la Réunion Première et Prudence. Si vous êtes sur la route ce matin, je vous rappelle qu'il pleut. Euh, et de la pluie est également attendue entre Saint-Denis et ce jusqu'à Saint-Philippe. Les prévisions météo dans 15 minutes. Il est 6h. Le journal est présenté par Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Jackie. Bonjour à tous. Travailler moins, est-ce vivre mieux Savons-nous toujours ce que nous désirons Voilà deux des sujets de philo proposés hier aux élèves de terminale. Des lycéens confiants, nous l'entendrons après la première épreuve du bac promotion 2016. Aujourd'hui, place à l'histoire géo. Hommage hier au couple de policiers assassinés à Magnanville. Gendarmes et policiers ont respecté une minute de silence à Malartic. Le préfet était présent, nous l'entendrons dans ce journal. Après la Cicale et la CPPR était à son tour dans la tourmente. Depuis l'an dernier, la coopérative des producteurs de porc doit faire face à un ralentissement des ventes. Les importations ont augmenté, résultat des pertes financières pour les éleveurs. Et puis en sport, football, Dimitri Payet, buteur à nouveau hier soir avec les Bleus. Le réunionnais était titulaire pour la victoire 2-0 face à l'Albanie. Un deuxième succès en deux matchs qui qualifie l'équipe de France pour les huitièmes de finale de l'Euro. Réunion première, Florent Marot. Le baccalauréat 2016 a donc démarré hier avec l'épreuve de philosophie. Les élèves de terminale ont eu 4 heures pour disserter sur la morale, le travail ou encore les croyances. Le désir est-il par nature illimité Travailler moins, est-ce vivre mieux Ou encore pourquoi avons-nous intérêt à étudier l'histoire Voilà quelques exemples de sujets proposés hier. Des questions intéressantes mais pas forcément évidentes. Et pourtant, les candidats du lycée Ambroise Vollard à Saint-Pierre avaient l'air confiants après l'épreuve. Tranquille On m'a ras 2 Deux heures Non trois heures Oui à fond Des foulées bien tranquille La tonnerre reste après marie m'a Je sais pas On verra au résultat Mais ouais. ça va J'ai pris l'explication de texte Et je pense avoir euh, à peu près réussi Donc ça devrait ouais, le faire Je pense que c'est bien passé Comparé aux autres devoirs C'est bien passé Bah je sais pas On verra dans le résultat Mais ça va Tranquille J'ai pris le deuxième sujet Ça a porté sur l'histoire Bah ça va Plutôt bien Un sujet intéressant Sur le savoir Et la démonstration Pour moi personnellement Un sujet distinct. Ça va, je pars confiant, à part pour l'histoire, mais sinon, philo, content, première épreuve fait, un peu de stress, mais ça va mieux. bah bon ouais, ça s'est bien passé. Quand je suis arrivée devant le sujet, au début, je regardais, j'ai bloqué, mais après, ça s'est bien passé, on va dire. C'était sur le désir. Euh, je pense pas que je me suis pointé, en fait, j'ai fait du mieux que je peux, en fait. Des réactions recueillies par Sophie Persson Aujourd'hui, place à l'histoire géo Début de l'épreuve à 10h Les résultats du bac seront connus le 5 juillet Et pendant ce temps, le SAIPER Pense déjà à la prochaine rentrée scolaire Le syndicat enseignant exige Une révision de l'algorithme Des mutations, mais aussi l'octroi Aux employés de l'éducation nationale Des allocations familiales pour le premier enfant Cécile Chaise exige Par ailleurs que l'académie propose Plus de psychologues scolaires Selon la secrétaire départementale du SAIPER 7 postes ne seront pas pourvus Pour l'année 2016-2017 Par exemple sur Saint-Denis On n'aura qu'un psychologue scolaire Alors qu'il y a 3 postes de psychologue scolaire Sur Sainte-Marie Un poste de psychologue scolaire Alors qu'il y a deux postes qui sont pourvus Donc les, bien sûr les élèves Ne sont pas suivis Et les collègues sont sur charge de travail Ce que vous euh, critiquez, c'est le manque d'anticipation du rectorat Oui, tout à fait. Euh, les possibilités de formation existent et euh, le choix n'a pas été fait au niveau de l'académie d'envoyer des, des collègues en formation. Et c'est ça qu'il faut qu'ils fassent. Et nous demandons pour cette année et pour l'année suivante. Cécile Chaise, secrétaire départementale du Saïper, interrogée par Olivier de la Richaudie, et concernant les allocations familiales pour le premier enfant, le Saïper parle de 24 euros par mois pour les plus précaires, notamment comme les secrétaires d'école qui touchent un salaire de 700 euros. Le salaire, il peut parfois être cause de tension dans les entreprises, et justement, on parlera tout à l'heure de la qualité de vie au travail. Ce sera à 7h15 avec l'invité de la matinale. Philippe Dornier reçoit aujourd'hui Gilbert Laporte, directeur de l'Arvise. Il sera notamment question de la dégradation des conditions de travail, de la frontière entre vie professionnelle et vie privée et du smartphone au bureau. Notre île a participé hier à l'hommage national rendu au couple de policiers assassinés lundi à Magnonville. Hier, gendarmes et policiers ont donc respecté une minute de silence. Malartique, une centaine de personnes étaient rassemblées dans la cour intérieure. Le préfet était présent. Il a transmis le message du ministre de l'Intérieur. Bernard Cazeneuve appelle les forces de l'ordre à rester mobilisées face au terrorisme. Notre département est-il vraiment concerné par cette menace Selon Dominique Sorin, le niveau d'alerte est resté le même depuis la mise en examen en juin dernier... De L'Égyptien, indonésien, soupçonné de radicalisation. Nous avons un certain nombre d'autres signalements qui se traduisent par du suivi administratif à ce stade, parfois par des enquêtes judiciaires également. Mais nous sommes, je dirais, à peu près dans les chiffres que nous avons connus dans le courant de l'année 2015. Il y a une centaine de personnes qui font l'objet de suivi, mais de degrés très très divers, hein, toujours. Euh, ça va de problèmes de comportement, euh, de radicalisation, mais pas forcément de radicalisation violente. Et il euh, y a un petit noyau après de personnes qui font l'objet d'un suivi un peu plus précis. Ça avait donné lieu à certaines opérations dans le cadre de l'état d'urgence. Donc nous sommes toujours dans ce niveau qu'a connu euh, la réunion au cours de ces derniers mois. Le préfet Dominique Sorin au micro, réunion première d'Olivier de la Delarichaudi. Réunion première, 6h06, le porc pays à la peine, Florent. Et oui, depuis l'an dernier, la coopérative des producteurs de porc doit faire face à un ralentissement des ventes. Les importations ont augmenté au détriment de la production locale. Les éleveurs doivent garder les animaux plus longtemps. Résultat des pertes financières entre 60 et 70 centimes par kilo. Aujourd'hui, certains éleveurs sont en colère. Ils accusent la CPPR, la fameuse coopérative, d'être une entreprise commercial Pierre Komorassami Jean-Luc Huat est éleveur de porc à Saint-Joseph. Il est l'un des rares adhérents à mettre publiquement en cause la CPPR responsable, selon lui, d'une crise de surproduction sans précédent. Des niveaux de surproduction qu'on connaît depuis un an. En gros, on est à quasiment 900 tonnes. On n'en a jamais connu, ça représente 10% du volume de la production de viande, viande fraîche à La Réunion. L'année dernière, on ne nous a pas dit qu'on était en surproduction. On a caché la vérité et aujourd'hui, il y a une catastrophe qui est en train de se préparer et cette catastrophe-là, ça va être la perte d'un bon nombre d'élevages, à mon avis, à la réunion. A la CPPR, on réfute ce thème de surproduction. Pour Guy Coré, directeur général de la coopérative, Cette situation est juste la conséquence d'une mévente engendrée par l'embargo russe et il se veut rassurant. Cette baisse de prix des importations, ça signifie quoi Ça signifie que sur le marché réunionnais, on trouve des produits extrêmement bas. Ce sont des produits congelés, par exemple des côtelettes congelées qui arrivent à des prix très très faibles. Et on trouve des produits qui sont fabriqués avec ces produits congelés, en tout cas décongelés. Aujourd'hui, les éléments ne partent pas à la dérive. La situation est quand même maîtrisée, même si c'est une situation compliquée. Nos adhérents ne, ne sont pas du tout en difficulté. Faux réplique Jean-Luc Huette, l'éleveur dénonce la dérive de la coopérative depuis qu'elle a racheté les salaisons de boibon. Ces derniers mois, il y a eu quasiment 5000 tonnes de viande importées par la CPPA pour le compte des salaisons de boibon. Et l'Assemblée Générale de la CPPR est prévue la semaine prochaine une réunion qui s'annonce d'ores et déjà agitée. Plus légèrement, la fête de la musique, c'est le 21 juin. à Saint-Denis, 31 spots musicaux seront à disposition des groupes et artistes dans le centre-ville. Cette année, 2000 musiciens sont attendus. Mais les concerts et cabarets démarrent en fait dès demain à Saint-Denis. Avec la fête de la musique dans les quartiers, ça commence à 15h. Par exemple, à Belle-Pierre, Plateau Noir, face à la mairie annexe, Audrey Corridon est chargée de projet à la direction culturelle de la ville. C'est vrai que l'année dernière, on avait plus des actions de médiation culturelle dans les écoles, mais aussi des résidences d'artistes. Et cette année, la plupart des quartiers nous ont envoyé des beaux projets avec des artistes confirmés et non confirmés. Et ils souhaitaient organiser des cabarets musicaux. Ce ne sont pas des plateaux artistiques comme on a l'habitude de le voir avec une programmation figée et des têtes d'affiche. La plupart du temps, ce sont des scènes ouvertes qui mettent en lumière des artistes du secteur même, des amateurs. Ce qui est très intéressant, c'est que souvent, les artistes connus de certains quartiers, je prends l'exemple du Chaudron avec James, accompagnent des artistes non connus ce jour-là et euh, les mettent en lumière. Donc on a des parrainages qui se font au travers de ces cabarets musicaux. Audrey Corridon, chargée de projet à la direction culturelle à Saint-Denis, elle répondait à Daniel D'Ambreville. On passe au sport avec l'Euro de football. Les Bleus sont qualifiés pour les huitièmes de finale. L'équipe de France a battu hier soir l'Albanie 2 à 0 grâce à Griezmann à la 90e et Dimitri Payet à la 95e minute. Ça fait deux victoires en deux matchs, mais cette fois encore, cela a été difficile. Je vous le disais, les deux buts ont été inscrits en toute fin de match. Qu'importe, la belle histoire continue pour Dimitri Payet et ses supporters réunis hier soir dans un bar du boulevard Sud à Saint-Denis. Bah Payet, tu fais un bon match, hein, franchement. Euh, il donne des beaux ballons. Euh, Giroud, il en a trois ou quatre euh, qui met pas dedans. Payet, yeah, tu fais son match. Hein. Il faut qu'il confirme sur le troisième. Après, il peut pas faire le sauveur à chaque fois non plus. Hein. Mais on y croit jusqu'au bout, au moins. Ça qui est bien. Mais ça fait quand même six points. Au final, c'est ce qui compte. Ça fait 6 points. Ça fait la première place. Il lâche pas. Maintenant c'est la dernière seconde, la 89 e Tout seul là Tout seul, il a fait il a fait son jump et il fera jusqu'à la fin Des réactions recueillies par Bruce Réjean Les Bleus sont désormais qualifiés, je vous le disais, pour les huitièmes de finale Un match nul contre la Suisse dimanche Et la France terminera en tête du groupe A Dimitri Payet, lui, est pour l'instant meilleur buteur de la compétition avec deux buts Tout comme le Roumain Bogdan Stanchou C'est la fin de ce journal, mais l'info continue, le foot continue avec nos confrères de France Info ce matin et Massarango. La revanche d'Antoine Griezmann La confirmation de Dimitri Payet C'est grâce à ces deux buteurs Respectivement à la 90e et 95e Minute que la France bat In extremis l'Albanie Hier soir pour son deuxième match de l'Euro de football Victoire qui permet aux Bleus d'être Les premiers à se qualifier pour les huitième De finale, mais il faudra sans doute Mettre un coup d'accélérateur pour les phases Finales, voilà en tout cas les Français Premiers de leur groupe avant le dernier match Des poules dimanche face à la Suisse Les autres rencontres d'hier dans le même groupe. La Roumanie et la Suisse se sont neutralisées un partout et puis la Russie a été battue par la Slovaquie de Buzan. Ce dernier match était l'une des rencontres à risque dans le Nord Pas-de-Calais cette semaine. L'autre elle se joue aujourd'hui à l'ence entre l'Angleterre et les Pays de Galles et les échauffourés ont commencé dès hier. Les forces de l'ordre ont utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser des supporters britanniques ivres autour de la gare Lille-Flandre 36 personnes ont été interpellées, 16 ont été hospitalisées. Le bras de fer entre syndicats et gouvernement franchit un nouveau cap. Les organisations anti-loi travail maintiennent leurs prochaines actions les 23 et 28 juin, date prévue du vote au Sénat et ce malgré la menace de l'exécutif d'interdire les manifestations en raison des violences répétées. Mardi, 29 policiers et 11 manifestants ont été blessés. Syndicats et patronats vont-ils enfin tomber d'accord Nouvelle et ultime séance de négociation aujourd'hui sur les nouvelles règles d'indemnisation des chômeurs. Des règles censées s'appliquer dans 15 jour. Toutes les tables rondes réunies depuis 4 mois ont pour l'instant échoué. Un déplacement plein d'émotions. Ces mots sont ceux de Barack Obama. Le président américain se rend aujourd'hui à Orlando, en Floride. Un hommage aux victimes d'Omar Matin, celui qui a abattu 49 personnes dans un club gay dimanche. Barack Obama, accompagné de son vice-président, rencontrera les familles des victimes. Un drame qui relance le débat enflammé sur les armes aux états unis Et Donald Trump a surpris en suggérant de ne plus vendre d'armes à feu à des personnes figurant sur la liste de surveillance antiterroriste. Une avancée dans l'enquête sur le crash de l'avion d'Egyptère. Des débris de la carlingue localisés sur plusieurs sites. C'est ce qu'annonce la commission d'enquête égyptienne. Mais cela ne devrait pas permettre de connaître les causes de l'accident. Seules les boîtes noires sont déterminantes. L'appareil s'est abîmé en Méditerranée le 19 mai avec 66 personnes à bord, dont 15 Français. Un cessez-le-feu de 48 heures entre en vigueur à Alep en Syrie, annonce cette nuit du ministère russe de la Défense alors que le chef de la diplomatie américaine John Kerry avait mis en garde le régime de Bachar al assad et son allié russe sur le respect de la cessation des hostilités. Vous risquez d'avoir une mauvaise surprise sur vos prochaines factures d'électricité. Si vous faites partie des 28 millions de ménages français abonnés aux tarifs réglementés d'EDF, Le Conseil d'État vient de juger que la hausse de 2,5% décidée en 2014 par le gouvernement était insuffisante. Des factures de rattrapage vont donc être envoyées aux clients d'EDF. L'info revient à 6h30. Bienvenue sur Réunion Première, 6h13. minutes. Tout de suite les prévisions météo de ce jeudi matin. Et ça souffle encore, ça souffle, ça souffle, ça souffle. 75 km heure pour les rafales attendues dans le sud, principalement à Saint-Pierre. Également sur les hauteurs exposées au vent, on a 65 km heure à Saint-Denis. Oui, c'est l'élément marquant de la journée, ça souffle fort. Hein. Sur une large moitié est de Saint-Denis et ce jusqu'à Saint-Philippe, il faut s'attendre à des passages nuageux fréquents, accompagnés par moments de bonnes averses. Donc prudence si vous êtes sur la route. Yves Brouillet sera avec nous dans une poignée de secondes pour la route justement. Alors le volcan, les plaines ainsi que le cirque de Salazie sont bien concernés par ce temps. Mossade pour ce jeudi matin. Et puis par moment, cette grisaille peut déborder sur le port vers Saint-Pierre. Plus à l'ouest, le littoral bénéficie de belles périodes ensoleillées. Et cet après-midi, pas de grands changements. Alors sur l'est, tandis pas de grands changements. Euh, toujours un, un temps assez maussade. Tandis que sur l'ouest, cette fois, des nuages peuvent finir par donner deux ou trois gouttes de pluie sur la route du littoral, mais aussi sur la route des Tamarins. Il faut attendre donc la fin de journée pour voir une petite amélioration, assez prometteuse toutefois, hein, se dessiner sur, sur l'est de notre île. Voilà pour les prévisions météo. Bienvenue sur la première. Jacky réveille la réunion. Jacky réveille la réunion avec Prisca. Prisca aujourd'hui se trouve au marché forain de Brapanon. On vous posera une question tout à l'heure pour repartir avec un bon cadeau d'une valeur de 20 euros offert par Réunion Première et les magasins partenaires. Bonne fête si vous, vous appelez Aurélien ou Régis puisqu'aujourd'hui jeudi 16 juin c'est votre fête. Sachez qu'à partir de 7h15 grand rendez-vous Gilbert Laporte répondra aux questions de Philippe Dornier. Gilbert Laporte c'est le directeur de Larvise organisateur de la semaine sur la qualité. De vie au travail. Et puis ce jeudi, Claude Montané vous propose également un débat, cette fois carton rouge, carton rouge, ou comment sensibiliser les, les hommes aux violences faites aux femmes pendant la période de l'euro de football. Donc vous réagirez au 99-2000, l'émission commence à partir de 8h15 ce matin en compagnie de Claude Montané et de ses invités. L'infotrafic tout de suite avec Yves Gruyès qui nous attend sur la route. Roulez tranquille en suivant l'inforoute avec Auto Autorelai auto Drive cool, en compagnie d'un chef de chantier c'est Yanis bonjour Yves ouais, chef de chantier heureux parce que Yanis donc, bah, le chantier se, se termine ici sur la partie sud de, de Saint-Gilles euh, Yannis, les travaux de cette nuit étaient importants puisque ça y est le giratoire euh, dont vous vous occupez depuis trois mois est, est en service ce matin tout à fait au moins en service depuis il en fait une demi-heure qu'il est en service et bon, tout s'est bien passé les gens euh, s'adaptent euh, correctement et espérons que ça dure quoi ah, donc euh, encore euh, de, une nuit de travaux parce que là ce soir vous pour le chantier euh, euh, vous clôturez ça quand nous on devrait le clôturer là d'ici fin du mois encore une semaine de finition et puis c'est fini quoi euh, euh, euh, les gens ont été respectueux donc euh, des, euh, des, des consignes euh, des vitesses ont été respectées euh, ici et ça s'est plutôt bien passé puisqu'il qu'il faisait quand même une zone de dépassement en moins tout à fait, les gens ils, ont, ils se sont adaptés assez rapidement Euh, vu euh, que la vitesse était réduite et on n'a pas eu de soucis particuliers mais j'ai dit c'était c'était super C'est la bonne nouvelle, merci beaucoup Yannis, puisque ça y est, donc ce giratoire sud est donc ouvert à la circulation ça fera peut-être le bonheur également des, des festivaliers pour le grand boucan de ce dimanche puisqu'il va y avoir du monde et la foule du côté de Saint-Gilles pour ce week-end et puis donc bah, la bonne nouvelle c'est qu'en quittant Saint-Gilles par la rue de Général-de-Gaulle vous pouvez de nouveau reprendre l'accès direct en direction l'œil de bœuf sans avoir à passer par l'Ermitage et l'avenue de Bourbon et puis ceux qui arrivent de la Saline-des-Bains la bonne nouvelle c'est qu'ils peuvent rejoindre également Saint-Gilles sans avoir à passer par Carrosse et l'échangeur en allant vers le port. Voilà, ça c'est euh, l'avantage de ce giratoire mis en service. Attention, donc vitesse encore pour le moment, vitesse limitée, mais à 50 km. Alors, les, attention, les bouchons, il y a deux véhicules arrêtés en bretelles de sortie, les changeurs de l'Ermitage en ce moment, elles gênent un peu la circulation, c'est dans le sens sud-nord, restez prudents sur la route d'état marin, sous la tranchée couverte de Saint-Paul. Il y a eu un accident hein, donc sérieux ce matin puisqu'un véhicule a fait une perte de contrôle du euh, côté de Saint-Paul 4, le lycée, euh, en descendant de Savannah, il a fallu euh, le désincarcérer par l'arrière, mais il n'y avait pas trop de gravité euh, pour lui sans le dit Attention, il y a des routes mouillées, comme la route du théâtre. Bonne route avec AutoRelais. AutoRelais, drive cool. Ah ouais, accident grave ce matin. Malheureusement, effectivement, imprudence sur la route ce matin. Donc Yves Gruyé qui était à, à Saint-Gilles avec nous, avec un, un nouveau giratoire à la sortie de Saint-Gilles. Donc d'autres informations routières avant 6h30 sur Réunion en première Avec Yves. On joue avec vous 02 62 99 2000. On joue avec une chanson ce matin. Si je vous dis la chouchou, alala chouchou, alala, alala belle belle chouchou. Alala piquant, alala piquant, alala belle belle piquant. Comment il appelle Chouchou n'a point piquant. Est-ce que c'est chouchou poire, chouchou prune ou chouchou pomme Connais le chouchou n'a point piquant dessus. Connais Prisca nous ça. Comment s'appelle-t-il ce chouchou 02 72, 99 2000, on a quand même une, un, un bon cadeau d'une valeur de 20 euros à gagner sur Réunion Première avec euh, les magasins partenaires. A tout de suite. Première. Du lundi au vendredi, Chloé, de 13h à 15h. Je vous propose deux heures de détente et de découverte en musique. Un regard sur le monde qui nous entoure. Un voyage avec vous. Un jour, une et les informations nationales et internationales, tous les jours. L'agenda pratique. Première service, 13h15. Sur Réunion Première. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première. À 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuel Obsèque et Complémentaire Santé. Première Alala ah sou Soussou, ah alala Soussou, alala ah Belle Belle sou Soussou, alala ah Piquant, alala ah ah Belle Belle Piquant. Comment il y appelle les Soussous Napoléon Piquant d'ici Est-ce que selon vous, c'est Chouchou Prune Est-ce que c'est Chouchou Poire Ou est-ce que c'est Chouchou Pomme Alors vous avez la bonne réponse, vous composez le 02-62-99-2000 et Réunion Première avec les magasins partenaires, les magasins Espace Fraîcheur. et bien vous offre ce matin un bon cadeau d'une valeur de 20 euros pour un panier de fruits et de légumes valable dans un magasin près de chez vous. Sur Réunion Première, vous êtes gâté. Et puis aujourd'hui, en parlant de fruits et de légumes, Prisca nous emmènera au marché forain de Brapanon tout à l'heure. Séverine est avec nous. Bonjour Séverine. Bonjour. Ça va Oui ça va Oui il vient de réveiller Séverine Oui c'est bon oui. Ou allume la radio ou entend un bouton de chante à la la chouchou à la la chouchou. Mm -mm. <rire> Alors comment il appelle cette variété de chouchou n'a pas un piquant dessus Le chouchou pomme Chouchou pomme A ah, ou, ou fait une différence entre les deux ou pas ou... Oui la poise épine parce que moi aussi mais il y en a devant la porte Ah il y en devant la porte Comment ça c'est oui. une nouvelle variété ça Oh mais pense qu'on aime bout de temps Les plus faciles plus, plus chier aussi hein Ah oui Comment chouchou <rire> Euh, plutôt bouillie. <rire> plutôt bouillie, chouchou bouille à moi-même le grain le grain bon. Après oui. la chia, le chouchou là. Il <rire> m'aime pas trop mon affaire ali. Oui, il oui, faut mais... pas même ma mais... passer. Non mais vrai, non mais en plus ça les bons pour... comment il appelle ça pour pour rafraîchir non un, un peu aussi. Oui. Il boit de le chouchou pour rafraîchir dans le temps longtemps, tu fais ça. Et oui, est, bien et... la pareille. <rire> oui, ben effectivement, bah vrai. Alors Séverine, euh, réunion première, et le magasin espace fraîcheur, il faut ou un bon cadeau d'une valeur de 20 euros ce matin. Oui. pour un panier de fruits et de légumes dans un magasin près de chez vous. Mais souhaitons une, une belle journée. Merci, à vous aussi. Et nous disons à bientôt aussi. pour notre cadeau. Ah, oui. Au revoir. Au revoir Séverine. Au revoir. Le meilleur de la musique avant de rejoindre Prisca au marché forain de Brapanon ce matin avec la voix de Ségaël. Bon réveil Réunion première ce matin, il est déjà 6h25 minutes, dans 5 minutes on fera le tour de l'actualité à la réunion. On parlera entre autres de Dimitri Payet même s'il est loin, nous pense à bien fort. Donc le journal de la rédaction sera présenté par Cécile Thomas sur Réunion première. On vous emmène tout de suite à Brapanon. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Où les parasols se transformeront peut-être en parapluies. Est-ce que c'est déjà le cas Prisca Ah oui, ça y est, hein, ça ah. se confirme. Hein. On ne sait pas jusqu'à quelle heure, mais à mon avis, là, c'est bien parti. Hein. Les parasols seront des parapluies aujourd'hui euh, du côté de Brapanon. Mais vous savez que les bazardiers, eux, ils ont du courage. Hein. Pluie, vent, ils sont toujours avec nous, malgré euh, la fatigue de ce matin. Parce qu'il y a Johan. Johan, bonjour. Johan, vous arrivez de Salazie, c'est ça Oui. Vous, vous avez regardé le match Ben... Comment on l'a fait pour être là à l'heure ce matin Est-ce ah. que vous avez dormi déjà Euh, j'ai dormi avant, après j'ai regardé le match. Ah ouais, vous avez c'est comme beaucoup d'entre nous, hein, vous ben. la mettez réveil en fait. Oui. Alors débriefing avec vous, Johan, quel a été le meilleur moment euh, du match Ben à deuxième mi-temps, ouais. Vous l'avez eu peur comme euh, comme tout le monde Si. Oui. Et je croyais pas au début, mais après ah. c'était bon. Oui. Donc premier but Griezmann. Après Payet. Ouais. Du coup la cour Oui. <rire> vous pensez vous, que l'équipe de France va arriver euh, jusqu'à la finale et que nous, nous va décrocher cette coupe là Hmm. En finale, ça un peu dur. Ouais. Ben... Bon, allez, allez, restons optimistes, restons optimistes, <rire> là, coque la cour, là. Il peur. Ah, il y a peur, il y a peur, là. Alors, Johan, ils vendent des fleurs, parce que bah, vous savez que dimanche, c'est la fête des papas. Pourquoi ne pas leur offrir des fleurs Il y a, y a des plantes, en tout cas ici. Il y a Mauricia de l'autre côté, sur le marché forain de, de Brapanon, euh, qui propose des, des petites roses. Et puis, nous avons euh, M. Ringuin. Euh, qui vend des sapotes. Vous savez, c'est rare, hein On en a vu euh, dans la semaine euh, sur le marché forain de, de Sainte-Suzanne. Il y en a ici à Brapanon. Bonjour, Monsieur Ringa. Vous regarde le match hier soir Le match au gradon. <rire> c'est le match à regarder, Ali. Bon, ça, c'est pas mal. Et Vous avez ramené... Ça, c'est des haricots pour faire un bon zambrocain, ça, non Ah oui, on a ouais. des haricots rouges et des haricots noirs. Mais c'est quoi, les haricots noirs Ben, il veut dire oh, le grain est noir Ah, d'accord. Mais le boulet est pareil que les haricots rouges Oui, euh, change un petit peu, oui. Chacun a son dire hein. Mais ça, il prend combien de temps pour cuire ça, ces bonnes haricots noirs, là ah, haricots frais comme ça, ça, ils, quoi, 20 Pas besoin de mettre dans une cocotte. Ah non, ça, 20 minutes, 20, 30 minutes, à tout casser. Ouais, et puis les embocales, les prêts embrocales. Comment on vend ça Ouh là la pinte, au kilo vend au kilo toujours. Okay, C'est 4 euros le kilo. 4 euros le kilo, Zariconoa, pour faire les embrocales. Et nous avons les Pannonnets, panonnaises qui sont déjà là. Bonjour madame, bonjour. Comment ça va Vous êtes en direct sur Réunion Première, ça va ah non, je veux pas. Ah, Elle ne veut pas. <rire> C'est normal, elle dit moi ne veut pas. Qu'est-ce oui. que vous voulez, madame Bonjour. Vous avez besoin de quoi De l'ail, des oignons. De l'ail, des oignons. Combien de kilos de l'ail Oui. Pays. Pas pays, non pays, Mais... pas pays. Il y a de on tout, a, tout a ici. Hein Alors, les oignons importés sont à 1,50€. Les oignons pays sont à combien Les oignons pays, tout comme d'habitude, pas cher à 25 euros le kilo. Ah, d'accord. Et l'ail Ben l'ail, on a de l'ail du Mexique qui rapproche du pays. Ah, l'ail du Mexique ça. Tiens, l'ail du Mexique fait son apparition sur les étals de La Réunion. On en reparlera hein, dans les prochains jours. En tout cas, le mot de passe pour gagner tout à l'heure votre panier garni, malgré la pluie, c'est haricots Noir avec Réunion Première. Garde bien ce mot de passe sont en tête. Et tout à l'heure, entre 10h et 10h30, si vous êtes dans l'Est, vous venez me rejoindre sur le marché forain de Brapanon et le panier garni sera pour vous. Allez, bon réveil, bonne journée et bonne route avec Réunion Première. risque en direct du marché forain de Brapanon ce matin. Faites le plein de saveurs, en direct du marché avec Espace Fraîcheur Votre trajets en toute confiance, c'est l'heure des inforoutes avec Honda Moto. Et direction la pointe de trois bassins avec Yves Gruyers pour l'information routière. Mais attention, une route en pointillé d'adhérence, à savoir qu'ici c'est mouillé, un peu plus loin à Saint-Jacques-Tessier c'est sec, euh, trou d'eau c'est mouillé, euh, après euh, l'ermitage c'était plutôt sec. Il y avait la partie basse de la route du théâtre également euh, bien trempée. Donc euh, c'est assez étonnant, donc cette pluie qu'elle a fait cette nuit. Et euh, bon c'est plutôt clair là. En ce moment, c'est en train de se dégager, les nuages sont euh, très hauts au-dessus du, du Maïdo. Et puis, en regardant vers le sud, surtout, c'est très, très clair là-bas. Donc, j'espère que la météo va s'améliorer. Ça pourrait être le cas par rapport au temps vraiment pourri d'hier, on peut le dire. Le trafic, attention, il y a toujours ces deux véhicules arrêtés en bout de bretelle d'insertion de l'arbitrage, donc en direction de Saint-Paul. La direction est bloquée, ce qui fait que c'est un camion de remorquage qui viendra s'occuper de cette voiture. On attend le dépanneur un véhicule de la DRR s'est mis en protection et puis euh, en haut du Viaduc pour les ralentissements, pour le moment l'entrée ouest et l'entrée est de Saint-Philippe, c'est encore dégagé bonne route à tous et prudence là où la route est mouillée C'était les inforoutes pour des trajets en toute confiance avec Honda Moto Allez bonne route avec Réunion première. attention il pleut dans l'est ce matin et puis on prévoit de la pluie depuis Saint-Denis jusqu'à Saint-Philippe, on vous en parle après le journal Il est 6h30, bon réveil Le journal de la rédaction est présenté par Cécile Thomas Bonjour Cécile Bonjour Jackie, bonjour à tous Et de deux pour Dimitri Payet deux buts en deux matchs et une qualification 8ème de finale Pour les Bleus à l'Euro de football Ils ont remporté leur match face à l'Albanie 2 à 0 hier soir Et le réunionnais star des Bleus a brillé Au bout du suspense De l'émotion hier au commissariat Malartic Lors de l'hommage national Au couple de policiers tués lundi Par un fanatique islamiste De l'émotion et une réflexion Sur le métier de policier, nous l'entendrons dans ce journal. Le travail, le désir, les croyances au menu du bac de philosophie. Hier, à la sortie des épreuves, nous avons rencontré deux jeunes à l'affût des corrigés. Et puis, la fête de la musique se prépare à Saint-Denis, une fête en centre-ville et dans les quartiers. On y revient à la fin de ce journal. Réunion première. Cécile Thomas. C'est le titre du journal l'équipe ce matin. Les rois du suspense à l'Euro de football, les Bleus ont attendu d'être à la 90e minute pour marquer un premier but. Antoine Griezmann ouvre le score et libère les Français. Il y a 5 minutes de temps additionnel à jouer, c'est beaucoup. Et Dimitri Payet en profite pour consolider la victoire de son équipe et la qualifier directement pour les huitièmes de finale des Bleus. Donc toujours pas trop convaincant, mais qui gagne à la fin grâce au jeu inspiré du Réunionnais pour Marius Trésor, ancienne international tricolore Dimitri Payet a été meilleur en deuxième période. Sur la première mi-temps, ce fut difficile bon, parce que positionné dans un poste, je pense qu'il n'aime pas. Là, on a vu en deuxième mi-temps, dès qu'on l'a positionné sur un, sur un côté, on a retrouvé le Dimitri Payet. Il est capable d'adresser de, de, de très bons ballons à ses coéquipiers. Et je pense que Didier Deschamps a essayé quelque chose euh, ce soir Mais euh, vu la deuxième mi-temps qu'a fait Payet, il le refera pas. Il pourrait être le bleu de ce tournoi. Je le souhaite pour lui, pour lui, pour toute son île qui est qui est derrière derrière lui. Peut enchaîner des matchs comme ça. Pour l'instant, c'est le meilleur buteur de, de l'équipe de France. Il nous sort encore d'une un, situation euh, difficile en marquant ce deuxième but qui te permet de terminer le match beaucoup plus décontracté. Il peut être l'homme de ce de cet Euro. Marius Trésor avec Alain Rosali à l'issue du match hier soir. Si vous aimez le foot, ne ratez pas C'est dans l'actu. Ce midi, Philippe Dornier et ses invités referont le match. Vos questions, vos réactions au 026 de 99-2000, rendez-vous à midi 15 sur Réunion Première Radio. Dans l'actualité également, l'émotion des forces de l'ordre hier. Un hommage national était rendu au couple de policiers tués par un fanatique lundi dans les Yvelines. À l'hôtel de police de Malartic, une centaine de personnes se sont réunies dans la cour intérieure pour observer une minute de silence. Un moment de recueillement suivi d'un discours du ministre de l'Intérieur, lu par Dominique Saurin, le préfet de la Réunion. Le ministre de l'Intérieur a rappelé, a appelé les fonctionnaires pardon, à maintenir leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme. Le reportage d'Olivier de la on paie un lourd tribut, on va dire, pour les policiers actuellement. Donc j'espère que la population va nous soutenir. Face à l'onde de choc et en attendant de nouvelles manifestations de soutien, les policiers peuvent compter sur celui de leur patron, le ministre de l'Intérieur qui leur adresse un message lu par le préfet. Une nouvelle fois, la France est en deuil une nouvelle fois de fonctionnaires du ministère de Un discours empathique et mobilisateur que Bernard Cazeneuve a accompagné d'un geste fort. Même après la levée de l'état d'urgence les policiers pourront rentrer chez eux avec leur arme de service une mesure totalement justifiée selon Olivier Rivière, syndicaliste Alliance Police Justice. Le policier lorsqu'il l'attaquait au sein de son travail, il y est préparé on est armé, on n'est pas seul on est en équipe maintenant, lorsque le policier est maintenant en dehors de son service il doit protéger sa famille, ses enfants, ça ne s'est jamais vu donc on passe maintenant je pense à une autre Niveau. Et si les terroristes ont changé leur mode opératoire, la police doit s'adapter. FO Police Justice demande un assouplissement du principe de la légitime défense. Lorsqu'on agit en, en état de légitime défense, il nous, il nous faut un acte proportionné, une attaque face à une attaque. Maintenant, on doit également défendre également nos familles, ce qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Donc maintenant, si nos familles sont attaquées, si on se sent en danger, qu'on puisse pouvoir se défendre. Une intrusion dans la vie privée que certains syndicats veulent enrayer avec la mise en place de l'anonymat des procès-verbaux, rendant ainsi les policiers moins traçables. Et on vient d'entendre des témoignages sur le quotidien des policiers. Leur qualité de vie au travail pose des questions. C'est un exemple flagrant. Toutes les professions s'interrogent sur la qualité de vie des salariés. Il en sera question ce matin avec Gilbert Laporte, le directeur de l'Arvise, organisateur de la semaine pour la qualité de vie au travail. Et c'est en ce moment, il répondra aux questions de Philippe Dornier, des 7h15. Le travail, le désir, objet de réflexion au bac philo cette année, l'épreuve qui lance le bac traditionnellement, avait lieu hier. Le désir est-il par nature illimité Travailler moins Est-ce vivre mieux Pouvons-nous toujours justifier nos croyances Voilà quelques-uns des sujets sur lesquels les candidats ont planché. Et quel est le premier réflexe des candidats quand ils sortent de la salle d'examen Eh bien, c'est de retrouver les amis pour s'assurer de ne pas être passé complètement à côté du sujet. C'est ce qu'on fait Erwan et Dany dans la cour du lycée d'Agariga à Saint-André. On compare nos réponses. Ça sert à quoi ben, De voir si on a juste, pour voir si on a bien répondu. De se rassurer. Il y a des bonnes réponses en philo <rire> Non, tout est relatif en philo. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant Ben, On va réviser encore un peu l'épreuve de maths et de géographie. Pas le temps de se reposer alors En fait, on doit gérer. On gère notre temps. Vous l'avez appris à gérer Oui, ben, si on a déjà commencé à réviser, on est tranquille. C'est le cas <rire> Oui, un peu. Bof Mais l'histoire, les mathématiques sont pas un gros coefficient, donc je me concentre plus sur les gros coefficients. Pour moi, ressources humaines, économie, droit et management, la semaine prochaine. Le plus dur est à venir, alors Oui, exactement. Erwan Nedani, élève de Terminal SMG à Saint-André, il répondait à Bruce. Régent bon courage pour la suite. Une nouvelle crise touche les éleveurs de la Réunion. Cette fois, c'est la coopérative des producteurs de porc de la Réunion qui est montrée du doigt. Un éleveur de Saint-Joseph élève la voix. Jean-Luc Huette pèse ces mots pour lui. La coopérative est une petite mafia au service, au service, pardon, de quelques copains. Fin de citation. Depuis plusieurs mois, les importations de viande de porc ont augmenté au détriment de la production locale. Des Produits transformés à La Réunion sont fabriqués à partir de viande de porc importée peu chère. Des saucisses, par exemple, ne sont plus fabriquées à partir de viande pays. Conséquence, les éleveurs locaux doivent garder leurs animaux plus longtemps. C'est une perte d'argent pour eux, les précisions de Jean-Luc Huette Quand on a 3 semaines, 4 semaines ou 5 semaines de retard dans nos élevages, quand on passe aujourd'hui à des poids de 92 ou 93 kg de poids moyen, on ne peut pas parler d'autre chose que de surproduction. Non seulement nos animaux sont déclassés, chez moi c'est aux alentours de 70-60 déclassements, on a un taux de mentalité qui devient extrêmement important, on a des, des pertes financières considérables. En gros, je perds aux alentours de 65-70 centimes par kilo de cochon. Tu Sur un lot de 30-35 cochons, ça me fait l'équivalent d'un mois de salaire. Ben, je pense que je dois pas être le seul dans cette situation. Je connais pas mal d'éleveurs effectivement qui commencent à être en, en grande difficulté, en grande détresse. Aujourd'hui, tous les jeunes qui ont investir entre 250 et 350 000 euros dans leur, leur élevage, ces gens-là, je pense qu'ils vont pas tenir, euh, ils vont pas tenir longtemps. Jean-Luc Huet, producteur de porc à Saint-Joseph, membre de la coopérative des producteurs de porc, répondait à Pierre Komorassamy. La semaine prochaine doit se tenir l'Assemblée Générale de la CPPR. Elle s'annonce pour le moins animée. Pendant que certains passent le bac, d'autres peuvent profiter de la plage. Mais attention, la baignade est toujours interdite à Boucan Canotte. Le fort train de Houle, qui a déferlé ces derniers jours, a obligé la mairie de Saint-Paul à prendre cette décision. Lundi, les filets anti-requins doivent être inspectés. Des contrôles pourraient être menés ce matin. Gérald Senesca, le responsable du service des plages à la mairie de Saint-Paul. À Boucan, on peut supposer que la houle est en train de descendre, donc logiquement la cellule nautique de la mairie de Saint-Paul devrait être à même d'inspecter les filets et de voir si les filets ont été impactés ou pas par rapport à la houle qu'on a eue ce week-end. Et suite à cette inspection, où ils donneront le feu vert au chef de poste nageur de Boucan d'ouvrir la baignade, ou alors s'ils estiment que les filets ont été légèrement endommagés, ils feront les réparations qu'il faudra faire sur le moment, ou alors si les filets ont été trop endommagés, à ce moment-là c'est le prestataire de service qui nous nous a livré les, les filets qui prendra le relais pour faire des, des réparations. Gérald de Senesca, le responsable du service des plages à la mairie de Saint-Paul, interrogé par Delphine Poudroux. La fête de la musique, c'est le 21 juin, tous les ans, mais la mairie de Saint-Denis a décidé d'avancer le rendez-vous et de le faire durer. Du coup, ça commence demain. Une fête de fait plus riche, mais aussi variée et éclectique À Saint-Denis, la municipalité veut un rendez-vous pour tous et par tous. Alors, elle ouvre des espaces dédiés aux amateurs d'impro. Les spots, jouez-moi, chacun apporte son instrument et se fait plaisir. Le 21 en juin. La fête commencera à 18h pour s'achever à minuit. Près de 40 000 personnes sont attendues en ville. La circulation sera impossible. Les précisions de Stéphane Warrault, le directeur développement culturel à la ville de Saint-Denis. Alors, les principaux axes du centre-ville seront fermés à la circulation à partir de 17h. Certains à partir de midi pour le montage des différents spots musicaux. Mais globalement, c'est plutôt 17h, 1h du matin. Donc, on invite chacun à prendre ses dispositions et à s'organiser pour pouvoir se garer dans les espaces de parking qu'il y a tout en sachant que le carré de jeu de la fête de la musique sera interdit aux véhicules. Citalis nous accompagne dans ce projet et met en place un réseau de navettes le soir du 21 juin pour que les gens puissent se rendre au centre-ville et rentrer chez eux ensuite et ce réseau sera en fonction jusqu'à après la fermeture de la fête de la musique. Nous on termine à minuit le réseau sera en place jusqu'à à peu près une heure du matin donc il sera possible d'assister à l'intégralité de la fête de la musique. Stéphane Oirot, le directeur développement culturel à la ville de Saint-Denis, interrogé par Daniel d'Ambreville. Et la fête s'installera dans les quartiers, donc dès demain soir, à Domainjo. C'est Domainjo qui lancera le bal. Tout le programme est à découvrir sur le site de la mairie. L'info revient à 7h. Mais tout de suite, c'est lors de la chronique éco préparée par Sébastien Letard. Depuis le 1er janvier, les entreprises ont l'obligation de proposer à leurs salariés une complémentaire santé. L'objectif est d'offrir à un public le plus large possible une couverture santé de qualité. Mais paradoxalement, la mesure ne concerne pas les personnes les plus précaires, Sébastien. L'obligation pour les employeurs depuis le 1er janvier 2016 de proposer une complémentaire santé à leurs salariés n'est pas une mauvaise chose, mais elle a des effets pervers, souligne Étienne Cagnard, le président de la Mutualité française. Effet pervers notamment auprès des personnes qui perdent leur emploi, à commencer par les retraités. Quand vous perdez votre emploi par licenciement, mais il y a un autre cas qui arrive à tout le monde à un moment ou un autre, c'est quand on prend sa retraite, vous perdez... Votre couverture, les aides attachées à votre couverture, celle de vos entreprises, la déductibilité fiscale, et vous vous retrouvez avec le risque d'une augmentation considérable du coût de votre contrat. C'est pour ça que beaucoup de retraités abandonnent leur contrat au moment où ils quittent leur emploi. Et ça c'est dramatique, parce que que se passe-t-il Et bien derrière, euh, ce sont des gens qui vont vieillir, dont les problèmes de santé vont s'accentuer, et qui va avoir comme réflexe, par exemple, d'utiliser les systèmes de soins différemment. Aller à l'hôpital plus qu'en médecine de ville parce que c'est mieux remboursé. Donc ça augmente les dépenses. L'État dépense pourtant déjà près de 1 milliard d'euros par an pour cette généralisation des mutuelles santé d'entreprise en exonération de cotisations sociales et en exonération fiscale pour les employeurs comme pour les salariés. Mais cet argent pourrait être mieux utilisé selon Étienne Cagnard. Ne faites pas dire que les salariés, notamment dans des petites entreprises, sont des privilégiés. Mais c'est vrai que ce n'est pas la population dans laquelle on observait le plus faible taux de couverture en regard de la complémentaire. Or, aujourd'hui, que se passe t il On dépense beaucoup d'argent pour transformer des contrats individuels en contrats collectifs et pendant le même temps, une partie de la population, les jeunes en difficulté d'insertion professionnelle, les chômeurs de longue durée, les personnes âgées ont de plus en plus de mal à accéder à une mutuelle précisément, au moment où elles sont devenues indispensables. Je rappelle que, en l'absence de complémentaires, on renonce deux fois plus aux soins courants. Donc c'est un problème majeur, il faut que chacun puisse accéder à une complémentaire et il faut aujourd'hui réfléchir à une répartition plus homogène de ses aides. L'économie avec Sébastien Letard sur Réunion Première. Il est 6h43, les prévisions météo, Cécile a mis son écharpe, son petit pull. Il fait frais. frais c'est ce un petit peu frais, il y a du vent surtout. 75 km/h, ça souffle fort à Saint-Pierre mais aussi à Saint-Denis le vent. Et bien, c'est l'élément marquant de cette journée de jeudi. Alors sur une large moitié est de Saint-Denis jusqu'à Saint-Philippe. Il faut s'attendre à des passages nuageux assez fréquents, accompagnés par moments d'averses. Donc prudence à vous qui circulez dans, dans l'Est ce matin. Le volcan, les plaines ainsi que le cirque de Salazie eh bien, sont concernés par ce temps assez maussade. Encore aujourd'hui et par moments, cette grisaille pourra déborder sur le port ou encore la région de Saint-Pierre. Roulez tranquille en suivant route avec Autorelais. Autorelais drive cool. L'information routière en direct des quatre robinets, Yves. Oui, quatre robinets, quartier trois 4 quatre robinets, juste yes. à l'entrée de Cité là, Après de l'échangeur, bonjour, avec une circulation qui se fait correctement. Il n'y a pas, pas, pas grand monde Et ici. D'ailleurs, il n'y a pas grand monde sur le réseau hein, parce que ça se passe encore bien. C'est toujours sous la tranchée ouverte de Saint-Paul, le véhicule en panne avec sa promesse de direction à la sortie de l'échangeur de l'arbitrage au, la enfin, au début de la bretelle d'insertion est toujours là, donc ça perturbe un petit peu quand même, vous qui quittez la voie cannière pour aller vers Saint-Paul. Attention, prudence. Mais euh, en dehors de cela, ça, ça roule bien puisque l'entrée ouest de Saint-Denis s'est ralentie simplement au petit rond-point juste après la caserne en Euh, le pont Vincent des tranchées c'est fluide, l'entrée est également, alors il y a un soutenu quand même vers Sainte-Suzanne en ce moment, mais même vers la ravine des chèvres, le plateau de la mare, c'est euh, relativement roulant, voilà donc des très bonnes nouvelles, et puis c'est surtout ce ciel dégagé et puis l'absence de houle, la mer est très très calme, c'est plat là ici je viens de faire le littoral ouest, après d'être allé euh, voir la mise en service de ce giratoire, ça y est c'est effectif le giratoire sud, non il n'est pas baptisé mon cher Jackie, pas encore de toute façon il y a un giratoire oui. nord qui va être créé donc lui ça sera en septembre, début De chantier euh, côté euh, l'entrée nord de Saint-Gilles donc un autre giratoire est prévu et euh, donc euh, bah, ce sera le giratoire nord alors ça pourrait être le giratoire de, de Gaulle côté nord le giratoire Mont euh, côté sud puisque on, ce sont les deux rues principales qui sont à proximité de ces giratoires mais pour le moment il n'y a pas de il y a pas de dénomination et pas de baptême pour ces giratoires mais c'est en service ça y est bonne route avec la première tout à l'heure Bonne route avec AutoRelais. AutoRelais Drive Cool Premier Franchement, est-ce que c'est sérieux tout ça Qu'est-ce qui est sérieux le, de dire ça ou de dire Comment le prouver Combien financièrement ça changerait quoi Ces stades de foot, c'est payé par de l'argent public. Qu'est-ce que vous lui dites ce matin au président de région Je dis à ce président de région... L'invité de la matinale à 7h15, c'est l'interview qui fait l'actualité. Politique, syndicaliste, responsable associatif, à 7h15, ils répondent à mes questions. C'est Réunion Première. Gilbert Laporte, directeur de l'Arvise, répondra à Philippe Dornier à 7h15.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 Et le quotidien, devinez qui est en une ce matin Les points fermés en train de crier sa joie. Dimitri Payet, bien sûr, l'euro de football avec le match france albanie qui s'est soldé par une victoire des Bleus 2 à 0. Qualifié titre le quotidien, les Bleus qualifiés pour la suite de la compétition. Autre titre, bac philo 2016, travailler moins est-ce mieux vivre. C'était une question posée hier au port. L'usine Nutrima, 10 ans de mauvaise odeur. Théâtre avec la fin du monde selon François Morel et puis à Saint-Gilles. Tout ce qu'il faut savoir sur Grand Boucan. Et c'est bien sûr Dimitri Payet qui fait la une du journal de l'île. Payet met fin à la souffrance. France 2, Albanie 0. Antoine Griezmann a tout d'abord libéré les Bleus en toute fin de match avant que le réunionnais ne qualifie l'équipe de France dans les arrêts de jeu. C'était laborieux, écrit le Gire. Autre titre CGPER, Minachi va passer la main, nous dit le journal. Bac philo, le travail, le désir, la morale, retrouver les sujets communs. Et puis rencontre avec François Morel, je suis brave con comme tout le monde. Dans la presse nationale, aujourd'hui en France se pose cette question, dans quel monde vit-on couple de policiers assassinés au nom de Daesh tuerie à Orlando, hordes de casseurs dans les manifestations, hooligans qui sévissent en marche de l'euro, attentat de Paris, le journal a demandé à dix témoins de, je cite, nous aider à sortir de l'effroi dans lequel nous plonge l'actualité. Cet autre titre d'ailleurs à Lyon, un jeune garçon de 11 ans, poignard de son racketteur et puis en foot, France Albanie, 2-0 pour la France les bleus qualifiés sur le fil. Des policiers cagoulés protégés de gilets par balles en une du monde. C'était pour des menée à Mantes-la-Jolie après l'assassinat du couple de policiers dans les Yvelines. L'agresseur Avala, l'homme qui voulait nettoyer les mécréants, titre le journal dès 2011. La Rossi Abala, Avala, âgée de 20 ans, s'entraînait déjà au djihad. Les policiers craignent désormais pour leur famille. La droite veut enfermer les suspects dans des centres de rétention. Autre titre, Brexit panique c'est les pro-européens. À une semaine du référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l'Europe, les derniers sondages Donne gagnant les partisans du out Des casseurs en une du Figaro Autorité de l'État, Hollande sous pression, titre Le Figaro, opposition à la loi travail, 4 mois de chaos. Autre titre, Brexit à une semaine du référendum, le camp du out creuse l'écart. Et puis Nicolas Sarkozy, notre société est attaquée et la réponse n'est pas à la hauteur, c'est dans Le Figaro ce matin. Les casseurs sont aussi en une de libération ce matin. La bataille de l'opinion, titre Le Journal, au lendemain de la manif nationale contre la loi travail, l'exécutif a dramatisé les violences, accusant la CGT pour mieux Discréditer un mouvement jusque-là soutenu par une majorité de Français, écrit Libé. Autre titre, derrière l'attentat de Magnanville, une vengeance personnelle. Il était venu chez moi, maintenant c'est moi qui viens chez lui. » prononcée par la Bala lors de ses échanges avec la négociatrice du raid lundi soir. Cette phrase pourrait à elle seule confirmer ce que les enquêteurs pressentent depuis le début. Le terroriste Yves Linois aurait consciencieusement choisi ses victimes, un couple de fonctionnaires de police en raison d'un contentieux personnel. Autre titre rencontre avec les journalistes à l'origine des Panama Papers. Et puis l'euro... Les Bleus à l'arraché. Les Bleus, Cécile Thomas, Dimitri Payet en tête en une de l'équipe ce matin. Les Rois du Suspense titre le quotidien sportif. Comme contre la Roumanie, les Bleus ont peiné avant de s'imposer en toute fin de rencontre grâce à des buts d'Antoine Griezmann et de Dimitri Payet. Ils sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, Jackie. I kick da tête, Godon, Bravo Dimitri On passe aux courses à présent, Cécile, avec l'arrivée de la course d'hier dans l'ordre pour gagner au Quintet. Il fallait miser sur l'As, le 2 Le 8, le 5 et le 4. Le numéro plus, c'est le 10, 61. Donc l'arrivée du quintet. As, 2, 8, 5 et 4. Le numéro plus, 10, 61. Aujourd'hui, c'est l'hippodrome de Saint-Cloud qui nous intéresse. Voici les favoris de Pascal Maillot. Le 4, l'as, le 11. La suite de son pronostic, le 6, le 13, le 3, le 9, le 14. Et en de noms partant, le 12. 4, as, 11, 6, 13, 3, 9, 14. En cas de partant le 12. Les pronostics du fouineur du GIR, lui qui commence par le 12 en favori. 12, 13, 4, le 10, le 9, l'AS, le 3 et le 11. Un rappel de ces pronostics sera fait ce matin à 9h58. <tousse> Bonjour, Bonjour Tipeupette Dunso. On offre aujourd'hui deux places de ciné pour aller voir Vicky. C'est une comédie française qui est sortie hier dans les salles du réseau Morifilm. L'histoire d'une jeune trentenaire qui se découvre et qui se met à chanter car elle croit en sa voix. À tort ou à raison et eh bien, vous le saurez en appelant maintenant au 02 62 99 2000. Je work? couche le premier soir. Certains trouvent ça bizarre. Tu m'étonnes qu'ils trouvent ça bizarre. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Tu sais mais comment ils font là Ben, oui. Mais la question peut peut-elle poser Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc je. Ça me bien le passage. Qu'est-ce que tu dis Avec Moré Film, vous irez voir ce film donc qui s'appelle Vicky. Alors dans l'ouest, dans le sud ou encore à Saint-Denis, Georgina est avec nous, bonjour. Bonjour. Cette comédie française, ça vous dit ou pas euh, Oui. Oui <rire> Sûr Oui. Oui. Alors deux places donc pour aller voir Vicky, cette comédie française, à voir au Multiplex Cinécombé à saint paul ciné Cine-la-Case à Saint-Denis ou encore au Plaza à Saint-Louis, d'accord D'accord. Voilà, un cadeau offert par Réunion Première et les salles du Réseau Morifilm. Deux invitations. Je vous remercie beaucoup. Georgina Oui Vous aimez plutôt les boîtes macro ou bien sinon, salle Rougaïsar en vaut euh, Rougaïsar Préparez-vous à voter, ma chère, d'accord D'abord Oui, puisque j'ai une boîte dans la main, dans la main droite, et c'est une boîte de conserve. À qui appartiendra-t-elle On le saura dans quelques instants, d'accord D'accord. À bientôt, Georgina Je vous remercie beaucoup, à bientôt. À bientôt, voici Radio-Novella sur la première. Précédemment, dans votre Radio-Novella, si de le hein. sergent Loulou était en train de taser Gougout afin que celui-ci prenne la parole dans le grand congrès de Big Menton. Il ne faut pas marcher dedans, mais l'enjeu est de taille. Au travers de son discours, le but de Gougout sera de faire comprendre à la population bogdanienne qu'ils doivent choisir le rougaisaran. Il est 27h91. La salle des congrès est pleine à craquer. Il fait chaud et l'atmosphère est pesante. Gougout est installé sur une estrade qui surplombe la foule. Les 215 000 bogdaniens présents dans l'immense arène s'apprêtent à entendre leur grand roi, le père créateur de la civilisation de Big Menton. Celui qu'ils surnomment tous très affectueusement Papa s'approche du micro situé sur l'estrade. Ah Même si les de pigment sur sortes en ruine, Papa, tu joues là. Papa, tu joues là. Pour redresser la c'est un commun en ruine. Je vais laisser votre enfant prendre l'animateur qui va vous expliquer comment foutre et comment le débat va se passer. Dites merci, Papa. Je suis l'animateur, je suis un prière ici. Bienvenue pour ce premier congrès de Big Manteau. Ce débat aura pour but de départager les partisans du Rougaï-Zaran qui sont à ma droite et les amateurs de boîte macro à ma gauche. Nous procéderons de la manière suivante. Suite à un tirage au sort, la parole sera donnée au chef des deux clans. Et suite à cela, nous laisserons place au vote définitif. Le clan du Zaran ayant choisi face, c'est donc le chef des boîtes macro qui commence. C'est à vous. Ouais, bonjour, bien que vous dire Bonjour à tous, et un big up tout bon le monde pros macro, nous est dans la salle, et voilà, moi et vous disais, ça commence dimanche. Et nous sommes tous pas dans l'histoire des big mentons, et voilà, il faut nous choisir le boîte macro. Le macro il doit être l'emblème des Bogdaniens, parce que non seulement le macro, et ben, il conserve jusqu'à 200 ans dans son boîte, s'il est un bon macro, mais aussi parce que, comment Ben, quand les macros on monte plus facilement de grade. Hein Et macro, il vient la prime. Ah, il peut finir pour tout ça. Ben, on n'est pas macro, on les devient. Votez pour le battre macro, merci. Place maintenant au chef du rogaisan. Allez, monsieur le c'est votre tour. Nous comptons sur vous. Ouais, ben, ma fille, chaque nuit gagne. Et, bonjour, les bons langues qui causent maintenant. C'est à vous. Oui, ben, bonjour à toutes. Moi, je m'appelle les Gougout. Je me suis planète, je m'appelle la Terre. C'est Ben, je prends la parole aujourd'hui parce que mon camarade, le loulou, de mon amour, Ben, moi, je défends le Zaron. Et ma je dis ça. Je vois qu'il y a un rougail Zaron, les biens noirs, les biens en l'huile, sans tomate, l'ail, les oignons, un joli morceau insombre, puis mon cabri. Je vois qu'il y a un bon gazon d'horizot, sans mes haricots rouges en crème. Le chien, il ne boit pas de l'eau. Ben, c'est où il pas de l'eau on n'a pas Bon, c'est dimanche. Voté en, je t'en compte conscience, mais toutes. Et n'oublie pas, il vaut mieux être que macro Novéliens, Novéliens, l'avenir de Big Menton dépend de vous. A vos téléphones, votez et tentez de gagner un boîte macro. Envoyez Macro ou Zaran au 06 92 608 335, suivi de votre numéro de téléphone et de votre prénom. Votez pour tenter de gagner un boîte macro. Envoyez Macro ou Zaran au 06 92 608 335, suivi de votre numéro de téléphone et de votre prénom. L'avenir de Big Menton dépend de vous. 06 92 608 335 la suite vous la connaissez on va tout de suite rejoindre Yves Gruyé qui nous attend au Radier du Gol Votre trajet en toute confiance, c'est l'heure des inforoutes avec avec Moto. Alors est-ce que ça souffle dans le secteur Yves Du tout, ça non souffle Alors ça souffle un peu si, si j'en vois et si je me repère à la fumée qui se dégage de l'isine du Gol, ça part légèrement donc avec une légère brise dans le sens Sud-Nord ici, Mais euh, ça souffle pas vraiment hein. On n'en peut pas parler de, euh, de La mer est plutôt calme il y a, Je vois pas de mouton Et puis euh, je vous le disais C'est très calme également Mais il n'y a pas de houle voilà, Donc euh, une météo Avec des nuages Au-dessus de la plaine des Cafres Et un petit peu Sans doute euh, au-dessus Du Carvegan En ce moment euh, Mais pas menaçant hein. Donc euh, voilà C'est plutôt correct Une chaussée sèche ici Par rapport à l'humidité que j'avais euh, tout à l'heure, je vous ai signalé sur la partie euh, ouest, avec des tronçons euh, humides, des autres secs. Voilà. Je suis au radier du Gol parce qu'il y a du changement euh, en fin de matinée. Vous allez euh, contourner euh, les deux piles euh, centre en passant par euh, le côté euh, amont. Donc une piste et euh, route provisoire, le temps de réaliser un, un ouvrage. Alors un ouvrage hydraulique, euh, c'est-à-dire on va augmenter la capacité hydraulique de, ici de se radier pour éviter qu'il soit submergé mais on ne peut pas faire un, un gros ouvrage puisqu'on est en dessous de la 4 voies donc il y avait des contraintes bien entendu donc ça, ça devrait couler un peu mieux et c'est un chantier qui était important donc les, il y a une déviation qui se mettra en place donc fin de matinée mais sans trop de contraintes là au niveau des bouchons pas trop de changements toujours alors entrée de cette fois-ci la tranchée couverte la fin de la route des Tamarins en haut de Saint-Paul ralentissement ensuite juste à la sortie du tunnel du Cap Bernard donc c'est plutôt correct et il y a un peu plus de trafic côté est vers des Chèvres, notamment C'est un peu ralenti en pendant de Saint-Cusan, mais c'est encore libre après. Ça se passe bien ce matin. Bonne route. C'était les routes pour des trajets en toute confiance avec Honda Moto. Ça se passe bien. Donc tant mieux. Merci d'être à l'écoute de Réunion Première. Salut à vous qui êtes encore à la maison, en voiture ou au travail. Il est 7h, c'est l'heure du journal de la rédaction. Le journal est présenté par Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Jackie, bonjour à tous deux matchs, deuxième victoire et deuxième but pour Dimitri Payet. Le footballeur réunionnais était titulaire hier soir pour la victoire des Bleus, 2-0 face à l'Albanie. Un succès obtenu dans les dernières minutes, mais qui permet à l'équipe de France de se qualifier pour les huitièmes de finale de l'Euro. Dommage, les lycéens de terminale n'ont pas vraiment le temps de suivre le foot. Pour eux, c'est le bac qui a démarré hier avec la philo. Nous y reviendrons. Aujourd'hui, place à l'histoire géo. C'était un hommage national. La Réunion y a participé. Gendarmes et policiers ont Respecter Hier, une minute de silence à Malartic. Un hommage au couple de policiers assassinés lundi à Magnanville. On fera le point également sur la filière porcine à La Réunion. Depuis l'an dernier, la coopérative des producteurs de porc doit faire face à un ralentissement des ventes. Les éleveurs sont en colère. Ils accusent des pertes financières. Et puis, plus légèrement, la fête de la musique, c'est le 21 juin. Mais les concerts et les cabarets démarrent dès demain dans les quartiers de Saint-Denis. Le programme à la fin de cette édition. Réunion première, Florent Marot. Cette fois, il n'a pas enfilé son costume de sauveur, mais Dimitri Payet a de nouveau marqué hier soir avec les Bleus. Des Bleus qualifiés pour les huitièmes de finale de l'Euro de foot. L'équipe de France a battu l'Albanie 2-0 grâce à Griezmann et donc Dimitri Payet. Ça fait deux victoires en deux matchs, mais cette fois encore, ça a été difficile. Les deux buts ont été inscrits en toute fin de match. Qu'importe pour les supporters, le plus important, c'est la victoire et ce but du nouveau héros, le réunionnais Dimitri Payet. C'est lui qui a marqué le deuxième but à la 95 e minute Cette fois la dernière seconde Oui c'est toujours le Réunionnais Il sera là jusqu'à la fin C'est là que c'est bon Il était dans sa position préférée Le journaliste a dit c'était sa spéciale Quand il était dans sa spéciale il a but Dimitri, il y a but. C'est comme si tu donnais à Cristiano le, la même position. Bah, il marche. C'est normal. Et bah, il sauve pas le match non plus, hein, mais il le finit bien. Quoi. En tout cas, très beau but. Hein. 90 et 90 plus 6. Quoi. Nous, on, on aime bien jouer à la fin, en fait. Ambiance recueillie hier soir par Bruce Réjean dans un bar du boulevard Sud à Saint-Denis. Les Bleus, je vous le disais, sont désormais qualifiés pour les huitièmes de finale. Un match nul contre la Suisse dimanche et la France terminera en tête du groupe A. Mais une chose est sûre, il faudra montrer autre chose pour aller loin dans cet euro. Cette fois encore, les Bleus ont eu très chaud. Mais Dimitri Payet y croit. Le réunionnais mise sur la cohésion du groupe et il a rendu hommage hier à Antoine Griezmann. On s'était dit la semaine dernière que tout le monde était, était important dans ce groupe. Je pense que ce soir c'est la plus belle des des manières. Je pense que le mot le mot union et cohésion euh, sont à mettre en, en valeur ce soir parce que Grizou ne débutait pas ce soir et c'est lui qui, qui nous fait gagner. Donc euh, donc voilà, on se l'était dit. Peut-être que, que beaucoup de, de gens en doutaient, mais encore une fois, l'ont montré. Dimitri Payet hier soir après la rencontre, Dimitri Payet qui est pour l'instant le meilleur buteur de la compétition avec deux buts, tout comme le Roumain Bogdan Stanchev. Les profs parlent de questions assez classiques, mais pas forcément évidentes. Travailler moins, est-ce vivre mieux Savons-nous toujours ce que nous désirons Voilà deux des sujets de philosophie proposés hier aux élèves de terminale. Ils ont eu quatre heures pour disserter sur la morale, le travail, le savoir ou encore les croyances. Et pendant que les élèves planchent, les profs, eux, surveillent. Il faut ensuite s'occuper des copies. Pour cela, tous les lycées disposent d'un secrétariat. Au lycée ambroise volard à Saint-Pierre, c'est une prof de PS, Myriam Diété, qui en est la responsable. Comment s'est passée cette première journée d'examen On écoute sa réponse. Eh bien, écoutez, très bien. Les élèves sont arrivés très en avance. Euh, les, tous les collègues étaient là, tout s'est très bien passé. Pas de retard, pas d'absence, très peu. Tout le monde avait bien sa pièce d'identité. Voilà, tous les élèves avec leur pièce d'identité, leur convocation. On est content et fiers d'eux. Il n'y a pas eu non plus d'élèves pris en flagrant délit de, de triche. Non, bah ils osent pas. Hein. Voilà. Bon, on prend les précautions qui s'imposent et puis qui sont toutes les directives qui sont données par la DEC. Hein. Voilà. On a pas mal d'amis d'un d'examen. Tout s'est bien passé aussi euh, par rapport à ça. Les téléphones portables pendant le bac, ils sont Ils sont dans les sacs. Les élèves n'ont pas le droit de les garder avec eux, donc ils sont dans les sacs, éteints, euh, près, euh, sous le tableau.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 Ce sont aussi des métiers compliqués. gardiens de la paix, administratif, officiers. les forces de l'ordre ont rendu hommage hier aux deux policiers assassinés lundi à Magnanville. Gendarmes et policiers ont donc respecté une minute de silence. A Malartic, une centaine de personnes étaient rassemblées dans la cour. Le préfet de la Réunion était présent. Il a transmis le message du ministre de l'Intérieur qui appelle les forces de l'ordre à rester mobilisées face au terrorisme. Bernard Cazeneuve qui a également annoncé une série de mesures mais Gilles Klein du syndicat FO Police Justice demande au gouvernement d'aller plus loin. Les mesures qui ont été annoncées par le ministre de l'Intérieur, c'est qu'on aura la possibilité à l'issue de l'état d'urgence de garder notre arme sur nous, on continue 7 jours sur 7. Donc c'est une des mesures qui permettra de répondre efficacement afin de protéger la population, mais également protéger les policiers eux-mêmes. Mais ce n'est pas la seule. À savoir, on demande l'anonymat dans la procédure. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, quand vous faites une procédure, que ce soit pour le terrorisme ou pour la délinquance ou pour le crime, il y a le nom et le prénom du fonctionnaire de police sur cette procédure. Vu le contexte exceptionnel dans lequel nous nous trouvons, il doit y avoir des mesures exceptionnelles. Il doit y avoir également, en même temps, un renfort d'effectifs. Un renfort d'effectifs conséquent. Pouvoir euh, mettre des policiers à chaque coin de rue, pouvoir protéger la population en permanence et justement renforcer ce sentiment de sécurité auprès de la population. Agile Klein, secrétaire départemental du syndicat FO Police Justice, interrogé par Olivier Delarichaudy. Réunion première 7h7 minutes. Les éleveurs de porc pays sont en colère, Florent, ils accusent des pertes financières. Et oui, depuis l'an dernier, la CPPR, la coopérative des producteurs de porc, doit faire face à un ralentissement des ventes. Les importations ont augmenté au détriment de la production locale. Les éleveurs doivent garder les animaux plus longtemps. Résultat, vous l'avez dit, de l'argent en moins, entre 60 et 70 centimes par kilo. Et aujourd'hui, certains éleveurs sont en colère. C'est le cas de Jean-Luc Huette, producteur de porc à Saint-Joseph et membre de la CPPR. Je pense que la CPPR est devenue malheureusement l'outil de quelques petits copains. La CPPR malheureusement a perdu son esprit coopératif et la CPPR est devenue une petite mafia. Et je suis malheureux de dire ça parce que je suis à la CPPR depuis les années 80. Et je pense qu'on n'a jamais connu de situation telle que depuis trois ans où les quotas sont décidés euh, comment dire, en fonction de, des intérêts des uns et des autres. J'ai euh, l'intime conviction aujourd'hui qu'y compris le problème de surproduction. production. Elle doit concerner un certain nombre d'éleveurs. Je pense qu'il y a des éleveurs aujourd'hui qui sont au bord de la rupture, alors que je reste convaincu que l'équité au sein de la coopérative aujourd'hui, elle n'existe plus. Jean-Luc huette producteur de porc à Saint-Joseph, au micro-réunion première de Pierre Comorassamy. L'Assemblée Générale de la CPPR est prévue la semaine prochaine, une réunion à qui s'annonce d'ores et déjà agitée. Argent, toujours, si les députés déclarent leurs revenus et leur patrimoine, Les sénateurs aussi sont soumis à cette obligation. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique recueille donc notamment la déclaration d'intérêt et d'activité de ces parlementaires. Elle les publie aussi sur son site internet. Alors si les députés de la Réunion sont pour la plupart des fonctionnaires dont les revenus proviennent de leurs indemnités d'élus, c'est un peu différent pour les sénateurs. Le point sur ces déclarations de revenus et d'intérêts avec Sophie Persson pas de fonctionnaire chez les sénateurs c'est profession libérale pour Michel Fontaine le sénateur maire de Saint-Pierre médecin radiologue il continue à travailler et touche donc des revenus en tant que médecin en tant qu'homme politique il touche ses indemnités de sénateur et de président de la civis il n'emploie qu'un collaborateur parlementaire profession libérale également pour le sénateur maire de Sainte-Rose Michel Vergose il reste pharmacien et détient des parts dans une société d'édition musicale il emploie à lui quatre attachés parlementaires dont l'un et journaliste dans une radio de Lille. Fontaine et Vergose, deux parlementaires qui n'ont donc pas besoin de la politique pour avoir des revenus. C'est bien différent pour Didier Robert qui ne note aucune profession sur sa déclaration. Une déclaration qu'il a modifiée plusieurs fois car il ne préside plus la SPL Maraina qui lui rapportait 6800 euros par mois et il n'est plus président du conseil de surveillance d'Air Austral où il bénéficiait de jetons de présence. Le président de la région n'emploie qu'un collaborateur. Paul Vergès ne déclare aucune profession, lui non plus Sur sa fiche, il bénéficie comme les autres de ses indemnités de sénateur et c'est sa seule source de revenus. Il emploie deux collaborateurs, dont Gélita Waro. La fête de la musique, c'est le 21 juin de 18h. Et jusqu'à minuit, 31 spots musicaux seront à disposition des groupes et artistes dans le centre-ville de Saint-Denis. Mais les concerts démarrent en fait dès demain dans le chef-lieu avec la fête de la musique dans les quartiers. Cette année, 2000 musiciens sont attendus. 2000. Daniel Dambreville. La mairie promet un gros l'ambiance le 21 juin dans les rues de Saint-Denis. 300 groupes programmés de 18h à minuit. Ce sont près de 2000 artistes, musiciens, chanteurs, danseurs qui vont investir le centre-ville. Mais ils ne seront pas les seuls à donner du son et de la voix. La municipalité a tout prévu pour permettre à chacun, musicien au mélomène amateur, de s'exprimer librement. Alors, ça s'appelle euh, « Jouer-moi ». Stéphane Warraud, le directeur de développement culturel de la ville de Saint-Denis. Ce spot « Jouer-moi », c'est un spot qui est identifié pour pouvoir jouer spontanément si on le souhaite, mais après, rien n'empêche celui qui le souhaite d'arriver avec son instrument de musique et de jouer ailleurs que dans les espaces « officiels ». entre guillemets. Autre espace officiel, autre nouveauté, il marie le son et l'image. Les clips qui buzz seront projetés sur grand écran à l'angle des rues Alexis de Villeneuve et Avenue de la Victoire. On se propose de diffuser bah, les clips qui ont buzzé à travers le monde ou à À travers la Réunion, mais aussi de proposer des clips d'artistes d'ici. Des artistes locaux qui seront peut-être mis en l'air dès vendredi soir. Dès l'essai l'année dernière, les cabars nocturnes reviennent en force dans 16 quartiers de la ville et la fête durera jusqu'au 24 juin. Audrey Coridon, chargée de projet à la Direction Culturelle. Cette année, la plupart des quartiers nous ont envoyé des beaux projets avec des artistes confirmés et non confirmés et ils souhaitaient organiser des cabars musicaux. On s'est dit pourquoi pas. La fête de la musique à Saint-Denis affirme la municipalité c'est pour tous, c'est par tous. Et pour permettre justement à tous de participer à la grande soirée du 21. Des navettes seront mises en place par Citalis jusqu'à 1h du matin. Et Je vous le disais, la fête de la musique démarre dès demain dans les quartiers de Saint-Denis. Ça commence à 15h par exemple à Belle-Pierre-Plateau-Noir face à la mairie annexe. Tout le programme est à consulter sur le site de la mairie de Saint-Denis. L'an dernier, la fête de la musique avait réuni plus de 35 000 personnes. La municipalité espère le même succès. C'est la fin de ce journal et Jackie, puisque c'est bientôt la fête de la musique, on le disait, et qu'on parle beaucoup de foot en ce moment, allez voilà quelques notes de l'hymne officiel de l'Euro 2016 pour terminer ce journal. En parlant de foot, il y aura 7h45 sur Réunion Première, le journal de l'Euro. Allez, c'était le journal de 7h, présenté par Florent Marot. L'info revient à 7h30. Dans un instant sur Réunion Première des nouvelles du trafic routier avec Yves Gruyer, puis on fera également un, un point sur la météo. Attention, prudence sur la route, hein. il pleut dans l'Est ce matin. A tout de suite. Premier 10h midi Vous êtes chez vous Lionel Olivier Vous aurez en tout cas tout à loisir de passer vos petites annonces à partir de 10h40 Nos dalons cour. Oui, oh. Bonjour. Bonjour Bonjour Comment ça 10h midi Radio Novela. Le cinéma Les bons plans Song Story La matinée ensemble C'est encore mieux en première Avec la première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 Réunion des musées régionaux, nos musées méritent qu'on s'y attache. Première Avant la météo, on file sur la route tout de suite. Roulez tranquille en suivant l'inforoute avec Autorelais. Autorelais D'arrive cool. Et vous êtes à l'échangeur de l'Entre-deux, Yves. Ça y est, les travaux d'enrobé sont enfin terminés sur cette euh, partie euh, de cette route de l'Entre-deux près d'Olive, à l'échangeur de, de Pierrefonds. Euh, ça n'a pas été sans mal avec euh, mauvais temps hein, de ces derniers temps ici. Euh, donc alors, l'enrobée est terminé, mais les, les, le marquage n'a pas été fait. Donc il y a encore des travaux de marquage, il y a encore des oubliés en bordure de euh, de route attention euh, Ça se passe pas trop mal pour le moment. Euh, si vous arrivez. Euh, Donc euh, vers les changeurs et quand même un trafic toujours euh, assez ralenti. Hein. Donc euh, depuis euh, la sortie de l'entre-deux, de la route de Brad ponto en direction de la quatre voies. Euh, je rappelle donc sur Radier du Gaulle euh, avec euh, la, le changement. Euh de tracer à partir de la fin de matinée chantier prévu jusqu'au mois de septembre donc on augmente la capacité hydraulique donc de se radier donc ça aurait dû commencer plus tôt mais avec le mauvais temps là, il remblait à, à sauter il n'y a pas longtemps donc ça a perturbé le démarrage de ce chantier attention surtout à la remontée de gravillons que vous allez subir parce que là c'est un enduit qui a été fait avec des gravions et généralement au bout de deux jours eh bien, de circulation forcément les gravillons vont remonter Il faudra faire très attention notamment avec les deux roues euh, malayuses qui, sera, qui passera sans doute soit euh, durant le week-end soit en, en début de semaine prochaine Les bouchons, c'est le véhicule a été dégagé, il est parti, hein. donc le véhicule était en panne au niveau de la bretelle de l'ermitage, bouchons bouchon hauteur de l'échangeur de plateau cailloux, euh, donc jusqu'à Savannah essentiellement. L'entrée ouest c'est toujours sous le tunnel du Cap Bernard, c'est la bonne nouvelle, le pont Winsan rempli de moitié, et puis une entrée est euh, avec quelques ralentissements entre les Jacques et le plateau de la mare, et puis après c'est un euh, de nouveau roulant hein. pour rejoindre Saint-Denis, ça se passe plutôt bien, et puis les conditions sont bien meilleures puisqu'ici c'est plutôt clair pour la région sud, voilà, et sans le vent, je vous confirme Jacquier tout à l'heure. Bonne route avec AutoRelais. AutoRelais, drive cool. Pas de vent pour l'instant, mais attention, il va devenir soutenu en cours de journée. On attend 75 km heure à Saint-Pierre, 10 km heure de moins sur le chef lieu avec des averses. Encore attendu donc entre Saint-Denis -Saint jusqu'à Saint-Philippe. Il faut s'attendre à des passages de nuageux fréquents, accompagnés également d'averses pour ce matin. Vous écoutez la première, il est 7h17. L'invité de la matinale sur Réunion Première. Philippe Dornier, bonjour. Bonjour Jackie, bonjour à tous. Le directeur de l'Arvis, organisateur de la semaine pour la qualité de vie au travail. Gilbert Laporte répond à vos questions ce matin. Gilbert Laporte, bonjour. Oui, bonjour. On va parler dans un instant du numérique et de ses conséquences euh, sur notre travail. Mais d'abord, un, un mot sur l'Euro 2016 et la fatigue euh, qu'il engendre pour les amateurs de foot. Je parle en connaissance de cause et mon voisin également. Euh, fin des matchs à 1h du matin avec euh, le décalage horaire, donc moins de sommeil. Comment gérer ça Je pense que je, je vous dirais qu'il faut dormir un peu plus le matin. Mais bon, euh, Après, effectivement, euh, si on a, je pense que les gens qui doivent commencer tôt euh, euh, ont dû aller se coucher plus tôt. Voilà. Chacun gère son temps et son sommeil euh, en fonction de son travail. Et puis, il y a un autre paramètre pour les supporters des Bleus. C'est très dur de s'endormir vu que la France gagne à chaque fois en fin de match. Euh, C'est sa spécialité. Vous avez un conseil à donner, une solution pour faire retomber la tension Sortir un peu, euh, se promener cinq minutes avant d'aller se coucher. Voilà, c'est des petits trucs pour chacun. Veillez tard pour du foot, ça n'a rien d'une contrainte, c'est le choix de chacun. D'habitude, quand on entend les gens se, se plaindre de leurs conditions de travail, c'est quelque chose qu'ils subissent. Qu'est-ce qui revient le plus souvent comme problème Alors deux, deux ordres de problèmes. D'abord, des problèmes liés char, à la charge physique. Euh, C'est ce que l'on entendait souvent auparavant, euh, les, ça, ça concernait plutôt les salariés qui sont dans des métiers euh, euh, soit euh, où il y a du, de, du port de charge, soit des conditions de travail climatiques... Euh, Euh, soit au chaud, soit au froid. Euh, maintenant, on entend de plus en plus également de dif des difficultés liées euh, aux relations au travail. Euh, donc même quand on n'est pas dans un poste euh, avec, Ford, avec des ports de charge, euh, les gens vont se plaindre des conditions de relations au travail. Et c'est ce qui revient aussi principalement dans les questions liées à la qualité de vie au travail. Et euh, le numérique également, on en, en parlera dans, dans un instant. Sujet du bac de philo hier, travailler moins, est-ce vivre mieux Ça fait penser au, au chômage record à La Réunion. À côté de ça, ceux qui ont du travail, bah, ils se plaignent souvent des difficultés qu'ils rencontrent. Comment trouver un, un juste milieu Je crois que le, le travail fait partie euh, des, des conditions pour bien vivre. On voit bien toute la détresse qui peut y avoir quand on est sans travail. Les gens cherchent à avoir une activité. Les gens ne cherchent pas forcément. Alors si j'étais candidat au bac, hein, vous... ça vous aurait inspiré le sujet Ça vous inspiré euh, pas mal. Je dirais que les gens ne cherchent pas à travailler moins. Ils cherchent à travailler mieux. Ils cherchent de bonnes conditions de travail réellement. Euh, D'ailleurs, euh, on pense dans le réseau Anactaract un un auquel appartient Harvise qu'on va moins parler de qualité de vie au travail que de la qualité du travail tout simplement, euh, parce que les gens quand ils ont euh, l'impression de faire un, un travail de qualité ben ils sont euh, satisfaits du travail ils, ils prennent du plaisir au travail Donc il va falloir peut-être un peu déplacer le curseur et parler moins de la qualité de vie au travail que de la qualité du travail tout court. Mais la qualité de vie au travail, on, on voit qu'elle euh, est euh, peut-être menacée avec cet élément qui envahit notre quotidien, le, le numérique. Quatre salariés sur 10 à La Réunion, c'est une enquête Ipsos ici. Euh, quatre salariés sur 10 trouvent qu'à cause de ça, du numérique, euh, leurs conditions de travail se sont euh, dégradées. À quoi c'est dû plus précisément Alors, je, je reviendrai un peu sur cette réponse, mais effectivement, pour vous répondre, euh, directement sur les 4 salariés sur 10, qui répondent que les, les conditions sont dégradées, euh, je crois que, souvent, euh, ils font référence euh, à, au sentiment de perte d'autonomie, euh, avec euh, la, la nouvelle technologie qui a tout prévu, tout conçu, et donc il faut simplement suivre euh, les, les consignes. Je pense notamment, par exemple, à des, à des personnels qui travaillent euh, dans les services après-vente en hotline euh, qui euh, ont des clients au téléphone et qui, euh, pour pouvoir détecter, diagnostiquer euh, le, le problème, ont une série de questions à, à faire défiler sans connaître le client, sans connaître le matériel pratiquement, etc. Donc ah, là, il y a des clients au téléphone qui euh, bah, parfois ne supportent là, pas toutes, supportent toutes ces questions. Pas, donc, les questions. Donc ça, je crois que... Cette... Alors ça, c'est une image, hein, mais je... on... il y a dans d'autres domaines où on retrouve un peu la même situation, où finalement la machine, ou en tout cas le programme, supplante complètement euh, l'intelligence humaine. Quoi, on ne cherche pas à, à... à être euh, intelligent dans son travail, ni à réfléchir. Donc ça, ça à terme, ça pose vraiment une question euh, liée aux conditions de travail. Il y a une autre forme de problème liée à la porosité entre vie au travail et vie hors travail. Là, je crois que tout le monde a sa part, hein, même les salariés qui finalement trouvent que la vie professionnelle fait des intrusions à la vie professionnelle, parce qu'on ne sait pas se déconnecter, on ne sait pas arrêter son, son, son smartphone, en tout cas pour tout ce qui est mail qu'on reçoit tout au long de la journée, etc. Donc cette porosité entre vie au travail et vie hors travail euh, pose problème dans les réponses que les gens ont soulevées dans les 40%. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué d'établir une frontière entre vie vie professionnelle, vie privée, euh, vous avez une oui. recette miracle Alors, la, la loi El Khomri, dont on discute en ce moment, prévoit un article justement pour euh, donner un droit à la déconnexion pour les salariés. Peut-être justement pour euh, protéger le salarié contre des abus qui pourrait y avoir euh, euh, du côté euh, de leur direction pour les solliciter hors temps de travail. Hein, voilà. Un salarié pourra si la loi passe, mais je pense que l'article peut être repris dans une autre loi, ce n'est pas une fatalité. Euh, si la loi passe, effectivement, un salarié pourra dire euh, je coupe mon téléphone sans qu'il puisse être euh, euh, inquiété par, euh, pour refus de travail, etc. Euh, C'est un peu l'équivalent du droit de retrait. Hein, on voit en matière d'hygiène et sécurité, un salarié euh, qui considère qu'il est euh, en danger dans son travail, euh, a le droit de retrait. Il peut euh, se retirer De son travail pour se mettre en sécurité. Ça c'est un droit qui existe déjà, on voit cette tra transposition maintenant euh, pour le numérique également. Mais il restera toujours euh, les réseaux sociaux euh, où les salariés euh, s'exposent davantage, mm -hmm. souvent sans s'en rendre compte mm -hmm. et, et au risque que ça se retourne contre eux, c'est fréquent que l'employeur s'en serve voilà euh, bon, ça me une autre de façon de voir les choses mais je pense que les réseaux sociaux effectivement c'est une sollicitation continue les employeurs s'en servent je dirais qu'effectivement il y a des entreprises qui ont qui sont sur les réseaux sociaux, les entreprises qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, il y en a de moins en moins. Donc ça va se généraliser. Après moi je crois que l'usage numérique se pose sur euh, sur les deux plans. Euh, on voit très bien dans le, dans le sondage d'ailleurs que nous avons réalisé localement, euh, il y a un vrai un réel engouement Du, du réunionnais, hein, pour faire euh, très simple, vis-à-vis euh, -vis de euh, la technologie de l'information. Euh, donc après, euh, c'est le, le réunionné qui, lorsqu'il est au travail, euh, fait pas la part des choses entre vie professionnelle et, euh, et vie personnelle. Euh, hier, nous étions dans, en, en conférence, et il y avait des questions autour du droit à, par exemple, recevoir de la messagerie personnelle au travail. Hein, euh, oui, dans le sens inverse. Dans, dans le sens ça inverse également. Donc, voilà, ça, ça, je crois que... Ça s'équilibre quand même. Euh, je crois que pour l'instant, il n'y a pas eu de réglementation. Certains cas sont traités par les juges hein, qui voient est-ce qu'il y a abus ou pas hein, dans à la fois l'empiètement de la vie professionnelle sur la vie euh, personnelle et l'inverse. Mais pour l'instant, il n'y a pas de codification claire en matière euh, de déconnexion ou euh, d'intrusion de la vie personnelle dans la vie professionnelle. Mais du fait d'une numérique, on passe plus de temps au travail euh, de façon générale, et donc euh, Claire, moins clair. moins en famille et pour ses loisirs, ça mm -hmm. peut engendrer aussi du, du stress. Mm -hmm. Comment éviter les risques psychosociaux, puisqu'il il en est question aussi Alors, il y a, y a deux problèmes à traiter, effectivement. Euh, le, le numérique permet a permis de faire euh, beaucoup de gains de productivité, c'est clair. Euh, on traite plus rapidement, on traite beaucoup de choses. D'ailleurs, le sondage dans le sondage, salariés comme employeurs disent que Ça facilite le travail, euh, ça supprime tout, tout ce qui est tâches répétitives. Alors du coup, comme on, comme on gagne du temps, euh, les entreprises ont tendance à remettre encore et un peu plus de tâches dans la même durée de travail, dans ce qu'on appelle densification du travail. Et comme les salariés maintenant de plus en plus, euh, notamment dans le tertiaire, les cadres, etc., ont tendance à, à emporter l'ordinateur chez eux et avoir leur smartphone chez eux tout le temps, euh, effectivement, on a continué à travailler un peu plus plus longtemps que ce qui est prévu dans le temps de travail. Alors pour les pour le législateur et mais plus particulièrement je dirais pour les partenaires sociaux, employeurs et représentants des salariés, c'est un, un vrai défi quoi. Je crois que euh, la, la question de la place du travail est clairement posée. Euh, comment on, comment on valorise le travail jusqu'à présent c'était l'unité euh, heure de travail. Est-ce que l'heure de travail est encore une unité euh, je dirais pertinente pour euh, examiner quelle est la production réelle du salarié. Quand on n'est plus dans les 35 heures et qu'on continue à travailler, qui valorise ce, ce temps passé à produire Je crois que là-dessus, je n'ai pas de réponse là-dessus. C'est vraiment aux partenaires sociaux d'engager là-dessus un vrai débat et peut-être regarder comment le travail va évoluer. Et ce n'est pas le travail salarié qu'on a connu jusqu'à présent. Merci d'être venu nous parler de la qualité de vie au travail, Gilbert Laporte. Bonne journée. Merci à vous. Gilbert Laporte, le directeur de l'Arvise, organisateur de la semaine pour la qualité de vie au travail, répondait à Philippe Dornier. Dans deux minutes sur Réunion Première, le journal de France Info. Avance là, l'essentiel de l'actualité à la Réunion avec Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Jackie, bonjour à tous. La belle histoire continue pour Dimitri Payet. Le footballeur réunionnais a de nouveau marqué hier soir avec les Bleus. Victoire 2-0 face à l'Albanie. Avec 6 points en 2 matchs, l'équipe de France est déjà qualifiée pour les 8e de finale de l'Euro. Un match nul contre la Suisse dimanche et la France terminera en tête du groupe A. Le baccalauréat 2016 a démarré hier avec l'épreuve de philosophie. Les élèves de Terminal ont eu 4 heures pour disserter sur la morale, le travail, le savoir ou encore les croyances. Travailler moins, est-ce vivre mieux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 Une minute de silence à Malartic. Une centaine de personnes étaient rassemblées dans la cour intérieure Le préfet de la Réunion était présent Il a transmis le message du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve Qui appelle les forces de l'ordre à rester mobilisées face au terrorisme Le port pays à la peine en ce moment Depuis l'an dernier, la coopérative des producteurs de porc doit faire face à un ralentissement des ventes Les importations ont augmenté au détriment de la production locale Résultat des pertes financières pour les éleveurs Entre 60 et 70 centimes par kilo. Plus légèrement c'est bientôt les vacances. D'ici le 8 juillet la baignade sera sûrement de nouveau autorisée parce qu'en ce moment elle est interdite à Boucan et aux Roches Noires suite à la forte houle de vendredi. Les filets anti-requins devraient être remontés au plus vite sur la mairie de Saint-Paul. Une vérification est d'ailleurs prévue aujourd'hui à Boucan. Et puis la fête de la musique c'est le 21 juin mais les concerts démarrent dès demain à Saint-Denis avec la fête dans les quartiers. Ça commence à 15h par exemple à Belle-Pierre plateau Noir, face à la mairie annexe Cette année, 2000 musiciens sont attendus. L'essentiel de l'actualité à la Réunion, Florent Marot. Et la fête de la musique sur Réunion Première, on vous donne rendez-vous eh le mardi 21 juin avec une soirée spéciale Maloya. Il est 7h30. Voici le journal de France Info. 5h30, un nouveau journal avec Jean-Christophe Martin. Bonjour Jean-Christophe. Euh, bonjour Alexis, bonjour à tous. <musique> Ils ont souffert et ils ont fait souffrir leurs supporters mais à la fin ils gagnent les Bleus, premiers qualifiés pour les huitièmes de finale de l'Euro après une laborieuse victoire contre l'Albanie. On y revient dans un instant avec les supporters et justement à Marseille. Faut-il interdire les manifestations Le gouvernement agite la menace après les violences à répétition. Le leader de la CGT a répondu hier soir. On va l'entendre. Le point de l'enquête aussi dans quelques minutes sur ces casseurs qui ont vandalisé mardi les façades de l'hôpital Necker, enfant malade. Également dans l'actualité, le vent qui tourne en faveur du Brexit au Royaume-Uni, à une semaine du référendum sur l'Union Européenne, récit à Londres, dans le journal. Le temps de ce jeudi 16 juin, malheureusement c'est toujours un peu le même programme. Très instable, alternance d'averses et d'éclaircies pour tout le monde. Personne ne sera épargné, 15 à 24 degrés cet après-midi pour les maximales. Prévision détaillée en fin de journal. France Info. Ils ont fait durer le suspense jusqu'au bout. Mais ils ont gagné. Il a fallu attendre la toute fin de match pour la délivrance. Une victoire 2-0 pour les Bleus face à l'Albanie. Mais que ce fut dur avant les deux buts signés Griezmann et Payet. Griezmann dans la toute dernière minute du temps réglementaire. Dimitri Payet marque même le but le plus tardif de toute l'histoire de l'Euro au bout du temps additionnel de 5 minutes. Ils ont donc mis les nerfs des supporters à rude épreuve dans un match très longtemps bloqué. Un interminable suspense vécu avec les supporters des Bleus à Marseille par Mathilde Lemaire, dans les tribunes du stade Vélodrome. Quand le public français ronge ses ongles depuis 89 minutes et qu'enfin un but rentre, ça fait beaucoup de bruit dans le Vélodrome. Deuxième but signé Dimitri Payet, explosion de joie à la sortie du stade et dans les rues marseillaises fait du bien. Interminable, c'est le meilleur à la fin. L'art du suspense. C'est ça, c'est typiquement français. C'est la spécialité de cette année. peut-être se réveiller un tout petit peu plus tôt quand même. Non, non au final, à 0, 91ème, on signe direct, on France. prend. On a perdu de lits de flotte hein, ce soir. Hein. On a énormément souffert, hein, faut l'avouer. Néanmoins, nous préférons les voir souffrir parce que c'est dans les moments extrêmement difficiles que se crée une dynamique de groupe. Emmanuel et son mari, eux, étaient venus en voisin Marseillais, ils ont vibré aussi et ça ne fait que commencer selon eux. Énorme. Et là maintenant, on va aller au bout. C'est bon. Je pense que les futurs champions ils sont là ce soir. Quand vous voulez, vous êtes là les bleus chez vous. Par contre, pour la demi-finale, tremblement de terre assuré jusqu'à Paris. La fête s'est poursuivie tard dans la nuit sur le vieux port. Albanais, français, tous ensemble, rien à voir avec les violences de samedi. Le football comme on l'aime. Marseille, Mathilde Lemaire, France Info. Et avec cette victoire 2-0 sur l'Albanie, la France est la première équipe qualifiée pour les huitièmes de finale de l'Euro. Prochain rendez-vous pour les Bleus, ce sera dimanche soir face à la Suisse. L'enjeu, ce sera la première place du groupe. Et dans le même groupe, la Suisse a été tenue en échec par la Roumanie un partout. Dans l'autre match d'hier, la Slovaquie a battu la Russie 2-1. L'euro en dehors du terrain avec de nouveaux incidents hier soir après Marseille le week-end dernier. C'était cette fois à Lille. Charge de CRS, nuages de lacrymo, des lacrymogènes utilisés. Hier soir contre 200 supporters anglais alcoolisés devant la gare Lille-Flandre après une journée émaillée de violence. Il y a eu au total 36 interpellations et 16 hospitalisations. Et après Russie-Slovaquie, hier à Lille, un autre match à risque programmé aujourd'hui toujours dans le nord à Lens. Angleterre-Pays de Galles à 15h. Les autres matchs du jour, Ukraine-Irlande du Nord à Lyon à 18h. Allemagne-Pologne, ce soir au Stade de France à 21h. Des matchs à suivre en direct sur France Info, la radio officielle de l'Euro 2016. France Info. 5h34. Le ton est donc encore monté d'un cran hier entre le gouvernement et la CGT. Après les violences qui ont marqué la journée de mobilisation contre la loi de travail mardi à Paris, François Hollande et Emmanuel Valls menacent d'interdire désormais les manifestations. Ils ont demandé à la CGT de renoncer d'ailleurs à organiser ce genre de grand rassemblement, le Premier ministre ayant aussi directement mis en cause la CGT en parlant de l'attitude ambiguë de son service d'ordre avec les casseurs avant hier à Paris. La réponse du secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, c'était hier soir sur France 2. Il n'y a aucune relation entre ce que font les casseurs et les manifestants. Les mouvements qui sont prévus sont maintenus. Interdire de manifester dans ce pays, c'est remettre en cause la démocratie. Le gouvernement veut brouiller les pistes Il y a un problème depuis plus de trois mois et demi autour d'une loi et on essaye de détourner l'attention gravement d'ailleurs en stigmatisant une organisation syndicale alors que nous sommes sept à organiser les manifestations. Et c'est une façon de ne pas répondre à la contestation. Aujourd'hui, le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Nous pensons qu'il y a besoin que le gouvernement suspende le débat parlementaire sur la loi travail de façon à ce que l'ordre... Et en tout cas, la sérénité revienne, revienne. et qu'on puisse discuter tranquillement. Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, hier soir sur France 2, l'intersyndical opposé à la loi travail, dont la CGT a aussi décidé de maintenir les prochaines journées d'action prévues les 23 et 28 juin. La CGT également mise en cause hier soir par le préfet de police de Paris. Le Premier ministre parle d'attitude ambiguë, Michel Cadeau évoque lui en écho une solidarité passive entre la CGT et les casseurs de mardi. Le préfet parle même d'une forme de « laisser faire ». Et d'appui, il dressait le bilan des violences d'avant-hier en marge du défilé parisien. 58 interpellations, 41 gardes à vue qui se poursuivaient hier soir, 11 manifestants et 28 policiers blessés. Le préfet estime que les violences ont été provoquées par un groupe de 800 à 1000 personnes. Avec parmi les images les plus choquantes, mardi, celle des violences qui ont visé l'hôpital Necker, enfants malades dont les auteurs n'ont toujours pas été retrouvés. Le point de l'affaire avec Delphine Gotchaud. Ils ne font pas partie des personnes placées en garde à vue depuis mardi. Ceux qui ont cassé 15 baies vitrées de l'hôpital pédiatrique n'ont pour le moment pas été identifiés. Une enquête en flagrance a été ouverte, confiée à la Sûreté territoriale, mais elle s'annonce complexe et longue Les policiers disposent bien sûr de nombreuses images, celles des caméras de vidéosurveillance, mais aussi celles tournées par les reporters sur place. Un journaliste du Monde a par exemple filmé une scène où l'on voit un homme en noir qui donne des coups de masse sur les vitres, derrière lesquelles se trouvent notamment des blocs opératoires. Un peu plus loin, un autre, vêtu d'un sweat à capuche blanc, donne-lui des coups de pied dans les façades vitrées. Le sol, le long de l'hôpital, est jonché de morceaux de bitume que les casseurs ont arrachés boulevard des Invalides. Parmi ce groupe de casseurs en tête de corps une quarantaine de drapeaux de la CGT. Des syndicalistes du Havre, indique le préfet de police de Paris. Ils ont à minima fait preuve d'une solidarité passive, dénonce Michel Cadeau. Certains ont même lancé des cris de haine contre les policiers qui tentaient d'interpeller des casseurs. À on va se retrouver pour se quitter aujourd'hui. Les négociateurs de l'assurance chômage se réunissent pour un dernier tour de table, mais sauf coup de théâtre. Ils se dirigent vers un échec après le refus du MEDEF de moduler les cotisations patronales. C'est donc le gouvernement qui devrait reprendre la main, alors que l'actuelle convention d'assurance chômage arrive à échéance à la fin du mois. 8 mois de prison ferme pour une gifle. C'est la peine prononcée contre le Tunisien en situation irrégulière qui avait très violemment giflé une serveuse dans un bar de Nice parce qu'elle servait de l'alcool pendant le ramadan. Il a été écroué. Le tribunal correctionnel a assorti la peine d'une interdiction de territoire pour 3 ans et a versé 1000 euros à sa victime qu'il avait par ailleurs menacé par geste de pendaison ou d'égorgement. Il est 5h37 sur France Info. Dans une semaine pile, le référendum britannique sur l'Union Européenne. Ce sera le Le 23 et le camp du Brexit, la sortie de l'Union, a le sourire à une semaine du vote. Il est désormais donné vainqueur dans les sondages. Hier, ça se jouait dans une parade sur la Tamise. Le leader du parti europhobe, UKIP, Nigel Farage, a pris la tête d'une flottille de chalutiers pour prendre dans ses filets électoraux les pêcheurs, une corporation massivement favorable au Brexit. Les anti-Bruxelles n'ont d'ailleurs jamais été aussi confiants. À Londres, pour France Info, Franck Mathevon. Comme en témoignent les sirènes des chalutiers pro-Brexit hier sur la Tamise, les anti-UE font de plus en plus de bruit. La moyenne des derniers sondages leur donne plusieurs points d'avance. Le vent de la campagne a tourné. Au début, je pensais qu'on n'avait aucune chance, dit ce pêcheur. Et là, c'est possible, on ne sait pas. Et beaucoup d'autres se montrent encore plus optimistes. Les pro-Brexit font désormais campagne essentiellement sur l'immigration. Hier, au bord de la Tamise, Roger se montrait particulièrement sensible à ce discours. On veut sortir rapidement à cause de l'immigration. Il y a trop de personnes Il dans ce pays. Ça ne me dérange pas qu'ils viennent, mais ils prennent le contrôle. En face, les pro-UE ont du mal à cacher leur nervosité. Leur stratégie semble manquer de cohérence. Le ministre de l'économie George Osborne a par exemple annoncé hier des coupes budgétaires en cas de Brexit. Des dizaines de députés conservateurs eurosceptiques ont aussitôt fait savoir qu'ils voteraient contre. Nigel Farage, leader du parti anti-UE UKIP, se veut encore prudent. Je pense qu'il y a eu un changement depuis deux semaines. Le camp pour la sortie de se débrouille très bien maintenant, je me sens chaque jour plus optimiste, mais tout reste à jouer. D'ailleurs, les sondeurs précisent bien que le IN a encore toutes ses chances. Londres, Franck Matvon, France Info. Et puis, c'est l'une des informations de la nuit. Des débris de l'avion d'Egyptère disparu le 19 mai viennent d'être localisés en Méditerranée. Des débris de la Carlingue repérés sur plusieurs sites. L'annonce était faite hier soir par la commission d'enquête égyptienne. L'Airbus A320 d'Egyptère s'est abîmé en mer au large de la Crète avec 66 personnes à bord. Et il y a urgence à retrouver l'épave puisque les deux boîtes noires cesseront d'émettre leurs signaux d'ici quelques jours. Un premier signal avait été détecté au début du mois par l'un des navires participant en recherche. C'était Jean-Christ. Christophe Martin pour le journal sur France Info, il est 6h moins. L'info revient à 8h. 8h-20 à la Réunion, dans 20 minutes donc le journal de la rédaction. De réunion première sera présentée par Cécile Thomas Attention, là on regarde un peu dans, dans l'Est C'est toujours couvert, Météo France prévoit pour cette matinée Des averses entre Saint-Denis et ce jusqu'à Saint-Philippe Il faut s'attendre encore à des passages nuageux assez fréquents Accompagnés par moments d'averses Le volcan, les plaines ainsi que le cirque de Salazie par exemple Et eh bien sont concernés par un temps plutôt maussade ce matin Par moments cette grisaille peut déborder sur le port ou encore vers Saint-Pierre Du vent qui est attendu aujourd'hui à Saint-Denis jusqu'à 65 km h en rafale et 10 km heure de plus pour Saint-Pierre. Donc un vent de secteur Est qui reste quand même soutenu. Alors pour cet après-midi, pas de grands changements sur les côtes Est. Toutefois, eh bien on va noter quelques, quelques farines qui sont prévues, notamment dans, dans l'Ouest. Les nuages qui peuvent finir par donner deux ou trois gouttes cet après-midi à mi-pente, notamment sur la route des Tamarins. Voilà pour les prévisions météo, nous allons rejoindre Yves Gourier pour l'information routière à présent. Votre AG en toute confiance, c'est l'heure des inforoutes avec Honda Moto. Et vous êtes à Bassin Plat Yves. Avec du soleil. Ici il y a une petite brise quand même. Ça souffle un peu dans les palmiers et dans les euh, cocotiers. Circulation ralentie tout juste à hauteur de l'échangeur de bassin plat si vous arrivez de grands Bois au niveau de la nord-est mais juste pour atteindre le giratoire à Chambaud puisque même le boulevard Banque se traversait plutôt correctement dans les deux sens de circulation alors on arrive juste à l'heure de pointe mais c'était encore très fluide donc ça c'est une bonne nouvelle et euh, un peu de monde au niveau des bretelles des échangeurs de Saint-Pierre entre de Saint-Louis ou du tampon notamment en sortie de caserne c'est plutôt roulant au niveau de mont caprice Euh, circulation euh, qui se faisait sans problème en provenance de Saint-Louis côté ouest ralentissement et changeur de tête de caillou ça roule entre fond et Poucan avec un petit peu de monde juste pour le passage du cap c'est et puis euh, l'entrée ouest euh, les ralentissements qui se font toujours à proximité euh, du tunnel du Cap Bernard hein, donc entre les Potens et le, euh, Cap Bernard donc ça se passe plutôt bien ça de 500 c'est fluide un peu plus de trafic en provenance de l'Est euh, Saint-Marie en des chèvres jusqu'au jusqu point de la rivière des pluies il y a pris une, une petite zone roulante euh, sur la droite de la Jamaïque avant de retrouver euh, quelques encombrements pour entre fait, le front de mer de Saint-Denis côté Saint-Benoît attention le temps est à la pluie hein, depuis euh, ce matin il pleut euh, ça ne s'arrête pas donc attention à épuleuse et surtout la façade sud-est de l'île euh, sans doute au niveau du Grand Brûlé euh, le ciel est plutôt bleu au moins jusqu'à Saint-Joseph ici pour cette partie sud et ça fait du bien aux habitants du sud qui subissent le mauvais temps. Très bonne route, je vous rappelle que le, le rond-point sud de Saint-Gilles-les-Bains a été ouvert ce matin, la circulation juste avant 6h. Vous pouvez donc en profiter, attention, la vitesse est toujours limitée à 50 km sur place, le chantier n'est pas terminé. Un nouveau point sur le trafic juste avant 8h. C'était les inforoutes pour des trajets en toute confiance avec Honda Moto. Et dans moins de 3 minutes sur Réunion Première, il y aura le journal de l'euro. Réunion première. Bonjour aux autres toutes. Hey, On est où là On est en train de barquer les tubas. Et toi, t'es où Moi, le travail, moi. Et moi, on a une petite question. C'est où Où ça vous trouve l'inspiration pour vos questions là Ce sont des compétences très particulières. Je les ai acquises au cours d'une longue, très longue carrière. Et elles feront de moi un véritable cauchemar pour vous. Alors ah, Bah oui. Grand matin. La réunion. Sur réunion première. Réunion première. Ah oui. Ah oui. bon? Bah, oui. bah oui. Ah bah, oui. Bah, oui. Ah, Euh, oui, ah, oui. Yannick c'est qui Yannick c'est moi. Toujours oui. Bonjour pour tout ça qui arrive à l'instant sur Réunion première. Nous amenons à Zadbat carré, comme chaque matin dans les lieux dits. Voilà, à la découverte d'un zèbre. Oula, le zèbre. Vous savez, il est ça, ces histoires. C'est quoi ça encore Le Dimitil est l'un des plus hauts sommets de la Réunion. Il est réputé aussi pour être difficilement accessible à pied. Et d'ailleurs, l'un des sentiers s'appelle le zèbre. Pourquoi ce nom, le zèbre Écoutez quelques-unes de vos réactions recueillies par Claude Montané. Quand il y a un zèbre, zèbre est un animal. Donc, euh, il pense qu'il fois a une histoire rayée, rayée, rayée. Donc, le zèbre, c'est des rayures. Parce qu'un zèbre, un zèbre c'est pas un rayure. C'est... c'est se sur l'endroit, dans la terre, de couleur... Je fais pareil comme les rayés. Ah, je suis amenée ici, vous suis en Entre de rentrer les Il y a ça là pour le monde de la grande fougue là. Qu'est-ce qu'on y a là À la fin, fou quoi quand là Ou as-tu demandé, là, va ou dire mon zèbre, il va répondre aussi. Mais qu'il va pas me t'as fait là Ah, ben oui, ben oui. Le difficile vraiment, moi aussi, mais ne connue pas. Le zèbre, parce que l'on ne voit jamais le bout, comme pour les rayures qui sont sur l'animal, le zèbre. On marche, on... on crapahute, on transpire, on fait pitié et la pente est très raide. Un sentier vraiment difficile, donc le sentier, le zèbre. Et les, rande... les randonneurs en savent quelque chose. Salut à tous les randonneurs ce matin. Voilà, pour les lieux dits de La Réunion, on vous emmène dans une poignée de secondes dans l'univers de l'Euro 2016. A tout de suite. Premier...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 Il a dit comme ça quand Dimitri Payet, la tape des chissons l'estomac, quand il a marqué le but, là, on dirait des chissons boostés, écrit, ça, a moins, ça. Un. Alors, une chose est sûre, c'est que c'est lui qui a inscrit le, le deuxième but hier soir contre l'Albanie. On en parle dans le journal de l'Euro, sur la première. La France, première qualifiée pour les huitièmes de finale de l'Euro. 2-0 hier soir face à l'Albanie. Une victoire en trompe-l'œil après une prestation très décevante. Prochain rendez-vous pour les Bleus, ce sera dimanche contre la Suisse. En jeu, bien sûr, la première place du groupe A. Et puis on évoquera l'un des matchs à venir ce jeudi. Angleterre, Pays de Galles. Les Anglais sous pression face à des Gallois très motivés. Pour suivre les bleus durant 7 Euro, il faut avoir le cœur bien accroché. Les bleus qui se sont faits et nous ont fait peur hier soir face à l'Albanie. Encore une fois, c'est dans les toutes dernières minutes de jeu que l'équipe de France a arraché, et c'est vraiment le mot, arraché sa victoire et cette qualification en huitième de finale. Un but de Griezmann à la 90e minute, un autre de Payet dans les dernières secondes du temps additionnel après un match laborieux, décevant. Mais pour le défenseur, Patrice Evra, l'essentiel est bien là. L'état d'esprit est bon. On lâchera rien jusqu'au bout. Franchement, on continue à jouer notre football et surtout, comme j'ai dit, c'est cet état d'esprit. Qui représente cette équipe de France. Euh, je pense que c'est pour ça aussi, les, les, les, tous les Français sont, sont derrière nous. Parce qu'ils sentent qu'on ne triche pas. C'est pas que des, des paroles dans des interviews, où on, on le montre sur le terrain. Que jusqu'à la dernière seconde, on va donner tout ce qu'on a. On est vraiment fiers de porter ce maillot. et On a vraiment envie de mettre le bloc de chauffe à chaque match. Voilà, c'est pas que des paroles, c'est des, des faits, des axes. C'était pas facile. Tous les matchs, Moi, je pense qu'il y a des gens qui disaient contre la Roumanie, on va gagner 3-0. L'Albanie, la France a un groupe facile. Non, pas du tout pas du tout, c'est un groupe très difficile parce que ces équipes-là, quand ils se regroupent c'est vraiment difficile de leur mettre un but Patrice Evra, le défenseur tricolore alors bien sûr ça n'explique pas les faiblesses de son équipe, mais Didier Deschamps lui a préféré s'en prendre hier soir à la pelouse du Vélodrome, dont l'état c'est vrai laisse à désirer pour le sélectionneur national, c'est carrément un désastre on n'a pas le droit de faire ça pour l'Euro malgré tout, la France est donc la première équipe qualifiée pour ses huitièmes de finale, reste à garder maintenant la première place du groupe A ô combien importante, ça se jouera dimanche soir contre la Suisse la Suisse tenue en échec hier soir par la Roumanie, un but partout pour l'attaquant helvète Breel Ambolo ce week-end ce sera forcément un match particulier contre la France qui joue à domicile. C'est un truc spécial c'est pas quelque chose que tu as tous les jours euh, surtout dans une euro et La France est une très bonne équipe euh, c'est à nous de manquer contre la France quand on, qu on veut gagner cette, cette première place et le respect elle est là mais, mais la peur n'est pas là je crois que comme j'ai dit on s'est développé ces années on, a, on est bien entré dans ce tournoi on a manqué des bonnes prestations on a joué un très bon foot aujourd'hui contre Groumanie qui a, qui a mis la France aussi en pression et sur ces choses là on doit analyser les, les Français sont aussi des humains comme nous Voilà pour le groupe A dans le groupe B cette fois la Slovaquie a battu la Russie hier après-midi deux buts à un pas d'incident majeur comme on le craignait en tribune. En revanche, des tensions hier soir à Lille entre supporters anglais, cette fois, et forces de l'ordre sur l'ensemble de la journée dans la région. On a compté 36 interpellations et 16 hospitalisations. Voilà qui n'augure rien de bon avant la rencontre risquée. Angleterre-Pays de Galles cet après-midi à Lens. Les Anglais sous pression pour deux raisons. D'abord à cause de, de ces incidents et des violences du week-end dernier à Marseille. Et puis parce qu'une fois n'est pas coutume, les Anglais gallois sont en position de force après leur victoire face à la Slovaquie samedi, ce sera donc un vrai choc entre voisins ennemis et le sélectionneur du Pays de Galles Chris Coleman n'a peur de rien. We Nous allons tout faire pour rendre fiers nos supporters, car nous représentons le Pays de Galles et que nous jouions contre l'Allemagne, l'Espagne ou l'Angleterre, finalement, ça ne m'importe peu. Il se trouve que c'est donc l'Angleterre, c'est une nouvelle équipe en face de nous, un nouveau challenge qui se présente à nous. Il faudra surtout qu'on soit concentré sur ce que nous allons faire. Angleterre-Pays de Galles, coup d'envoi à 15h au stade Bollard de Lens. Au programme également dans le groupe C, Ukraine-Irlande du Nord, à 18h à Lyon. Et un autre choc au sommet entre l'Allemagne et la Pologne à partir de 21h au stade de France. Le tout bien sûr à vivre en direct sur France Info. Radio officielle de 7 euros. Réunion première. Et après l'univers du football et de l'Euro 2016, on s'intéresse maintenant aux nouvelles technologies. L'électricité dans le monde du numérique. Apple se lance dans l'énergie solaire. Comment Pourquoi Et surtout pour qui Est-ce que c'est pour son propre portefeuille ou bien pour le nôtre Écoutez quelques éléments de réponse avec Pascal Rizzo. Première. Bonjour, les grandes entreprises du numérique consomment beaucoup d'électricité et les data centers qui forment le cloud et qui pullulent désormais sur la planète ne font qu'augmenter encore cette consommation électrique. Mais comme la tendance est de se montrer soucieux de réduire son empreinte énergétique, les géants de l'informatique investissent désormais dans des énergies dites propres et renouvelables. C'est le cas notamment d'Apple qui s'est lancé dans un vaste projet de production d'énergie solaire. Des champs entiers de panneaux solaires qui donnent désormais à Apple 520. 21 mégawatts d'énergie, de quoi alimenter en énergie propre ses data centers, ses Apple stores et différents bureaux répartis de par le monde, dont son siège social californien. En fait, Apple génère suffisamment d'énergie pour couvrir 93% de tous ses besoins énergétiques de par le monde. Mais ce chiffre va grandissant. Et bientôt, la marque à la pomme va se retrouver avec un excédent d'énergie. tienne, la firme de Tim Cook, vient de créer une filiale, dans le paradis fiscal que constitue le Delaware, une filiale appelée Apple Energy LLC, dans le but de pouvoir revendre cette énergie propre. Peut-être à l'État américain, peut-être aussi directement aux particuliers au prix du marché. Une demande en ce sens vient d'être déposée auprès de la commission de régulation du secteur énergétique américain. Et oui, bientôt, Apple, après nous avoir euh, vendu des iPads, iPod et autres euh, iMachines en tout genre, parviendra même à nous vendre de quoi recharger ces machines. C'est vraiment trop fort <musique> Et puis la guerre est bien lancée entre YouTube, donc Google et Facebook, qui désormais permet de poster des commentaires vidéo. Oui, au lieu d'écrire comme auparavant sa réaction, il est donc désormais possible de cliquer sur l'icône qui permet actuellement de poster des commentaires photos et de choisir « fichier vidéo ». Hop, ça déclenche la caméra, on peut s'enregistrer. Ça marche sur tout, c'est-à-dire Android, iOS et aussi sur Mac ou PC, en passant par le site classique facebook.com. Et ça promet ma foi des heures de rigolade Belle journée. Yeah. Jackie réveille la réunion. Jackie réveille la réunion avec Yves Brouillet qui sera avec nous juste avant le journal de 8h qui arrive dans 7 minutes précisément et avec Priska également qui se trouve aujourd'hui au marché forain de Brapanon et le mot de passe pour aujourd'hui c'est Zariconoir avec réunion premier Zariconoir avec Réunion Première, et d'ailleurs il y en a sur le marché forain de Brapanon. Alors c'est le mot de passe hein, pour gagner un panier garni entre 10h et 10h30 si vous allez rejoindre Prisca sur place. Bien évidemment pour la première personne. Alors bon courage à celles et ceux qui, qui passent le bac. Aujourd'hui, laisse pas le bateau couler si elle pas. pas. Il faut t'y prendre courage, comme dit Johan sur Réunion Première ce matin. Belle matinée à toutes et à tous. Alors qu'on est en bas, il faut pas que vous la raison. Même si demain matin, on voit que c'est la fin. Il faut pas perdre moyen. Il faut qu'il lève le point. Dans la vie, a des, on a des ou des à toute situation. Alors qu'on est en bas, il faut pas que vous perdez la raison. Même si demain matin, on voit que c'est la fin. Il faut pas perdre moyen. Il faut que tu lèves tu courage. l'a pour Tu le où ça Il, il faut tu l'a coulé. nos le ça il est. Il tu courage. l'a Tu kun la on laitettava, kun sinun A laitettava. Kun sinun on laitettava, le sinun on laitettava. Kun sinun on laitettava, kun sinun on Relève à toi, demain tu vas gagner Sans tatouer d'un feu noir, ouvre la fenêtre, regarde un paix Après tu vas voir que la lumière est brille aussi toi Même sous si la pluie en vie, rien n'est fini Tu va voir comment la vie devant les prisons Bauty prendre courage Dans RCI Bravo, Johan la sort un clip également à les garder. Le titre de la chanson s'appelle ⁇ Il faut, tu prends courage ⁇ C'est Réunion Première dans 4 minutes, le journal de la rédaction de la première belle matinée. Deux minutes le journal de France Info. Claude Montané nous a rejoint. Bonjour Claude. Jackie, bonjour, bonjour à tous. On sort le carton rouge aujourd'hui. Absolument. Les footus sont-ils des machos, Jackie Les matchs de foot à la télé ou au stade sont-ils suivis en couple La femme est-elle impliquée dans cette passion donc, entre guillemets masculine On en parle juste après le journal. Là. Avec vos invités également au 02 62 99 2000 avec vous. Roulez tranquille en suivant l'InfoRoute avec AutoRelais. AutoRelais Drive Cool. Yves Gruyet pour un nouveau point info trafic vous êtes dans les rangs de Manapani Oui, la bonne nouvelle, c'est que ça roule, ça roule euh, en ce moment. C'est la période scolaire, hein, donc euh, c'est vrai, ce sont les examens, pas d'examen de fin d'année, mais c'est une période scolaire où les enfants sont quand même à l'école et où ça circule quand même un petit peu mieux entre Saint-Jos et, et Saint-Pierre avant euh, la rentrée puis la campagne supérieure qui va un petit peu euh, ralentir tout ce monde ici sur cette piste nationale. La circulation correcte pour faire les rampes euh, dès la descente également de la croisée de Petit-Île jusqu'à Grand-Anse et euh, après donc il y a un petit peu de monde en fin de euh, voie de contournement de Grand-Bois au bout de la quatre vers l'échangeur Maxime Rivière avant de rejoindre le rond-point de la Catherine et puis toute la délégation nord-est, trafic soutenu mais fluide hein, pour rejoindre Saint-Pierre jusqu'à bas saint plat Après là, il y a de ralentissement avant de rejoindre le giratoire Archambault, un peu plus au euh, niveau du boulevard banque à cette heure-ci, descente du tampon correct, euh, arrivée euh, également de Saint-Louis, euh, plutôt également euh, sans difficulté. Et puis euh, bah, ça se passe bien également dans l'ouest, ralentissement, euh, juste à l'entrée de la tranchée couverte en haut du viaduc. Euh, bonne nouvelle pour la route du littoral vous êtes ralenti simplement euh, l'entrée du tunnel du Cap Bernard, pour une salle dégagée les étrangée également, et puis l'entrée ouest de Saint-Denis. Alors, il y avait des zones, quelques zones roulantes, mais ça ralentit toujours à partir de la ravine des Chèvres jusqu'au fond de la Saint-Denis, et je vous disais, quelques zones un peu plus faciles. Très bonne route, en tout cas, joli point de vue en ce moment sur Manapani, et là, il faut profiter du sol sur Saint-Joseph, parce que la bande nuageuse, elle n'est pas très loin, et une terre gorgée d'eau après la pluie, notamment ben, ces derniers jours d'hier, surtout. Bonne route avec relais Autorelais, Drive Cool. L'équipe de France pouvait-elle se passer d'un garçon de la trempe d'un Dimitri Payet La réponse est non, c'est bien lui le patron. Belle journée à l'écoute de la première, il est 8h. Le journal Cécile Thomas, bonjour. Bonjour Claude, bonjour à tous. La tête dans les étoiles, ou presque pour des élèves de l'Académie. Hier, ils ont reçu leur BIA, leur brevet d'initiation à l'aéronautique. C'est le premier diplôme délivré par l'Éducation nationale. Le bac et les dispositifs anti-triche des détecteurs de portables circulent dans les salles d'examen. Nous entendrons comment ça marche. À Mayotte, la filière pêche est mal organisée, difficile de répondre à la demande, alors que le poisson frais est un met apprécié en cette période de ramadan. Reportage dans ce journal. Et puis, qui a toujours le dernier mot, Claude C'est Dimitri Payet, un but pour qualifier directement la France en huitième de finale de l'Euro de football. Une équipe de France diesel. On y revient à la fin de ce journal. Réunion première. Cécile Thomas. Pour ouvrir ce journal, on quitte le plancher des vaches. Enfin, en théorie, en cette période de passage de diplôme, des élèves ont reçu hier leur brevet d'initiation aéronautique. C'est un diplôme remis par le recteur. La cérémonie était organisée à l'aéroclub Roland-Garros. Qui sont les lauréats À quoi sert ce diplôme Voici le reportage de Daniel Dambreville. Ils sont 78 collégiens et lycéens à poser fièrement pour la photo tous viennent de recevoir leur diplôme du brevet d'initiation aéronautique. Un diplôme très sélectif. Ils ne sont que 48% à l'avoir réussi cette année. C'est une passion, oui, que j'aimais. Après, pour mes études supérieures plus tard, ça va m'aider un peu à aboutir. Moi, je suis passé en candidat libre, euh, tout seul, où j'ai révisé chez moi. À l'inscription, on a dit qu'il y avait une des options, on nous a proposé. Je me suis dit pourquoi pas, et comme je veux finir ingénieur, voilà. La suite est plus ardue. Ces jeunes ont bossé 50 à 60 heures de cours supplémentaires, le mercredi ou le samedi matin, pour obtenir cet examen essentiellement théorique. Yves Perrin, professeur d'histoire géo et formateur au BIA, salue leurs efforts et leurs mérites. Ils ont euh, cinq euh, épreuves différentes. Euh, une première épreuve porte sur la météorologie, une deuxième épreuve sur la connaissance des aéronefs, tout ce qu'ils vole. une troisième épreuve sur la réglementation donc euh, des aéronefs, une euh, épreuve ensuite euh, qui porte sur aérodynamique et mécanique du vol, et puis une dernière épreuve qui porte sur l'histoire de l'aviation enseignement théorique que les professeurs agrémentent de sortie dans les aéroclubs ou dans les airs. L'objectif du BIA, créer des vocations. Thierry aide en charge de la formation au rectorat. C'est en fait un moyen pour nous de faire que les jeunes découvrent les métiers de l'aéronautique. Le diplôme qui leur est remis atteste de premières compétences dans les métiers d'aéronautique. Le BIA est aussi le premier diplôme reconnu par l'éducation nationale. Daniel d'Ambreville. En attendant de recevoir leur diplôme, les candidats au bac, eux, planchent sur les épreuves. Cette semaine, ce matin, place à l'histoire géographique Hier, c'était la philosophie. Mieux vaut avoir bien révisé car la traque de la triche est bien réelle. Elle est d'ailleurs sanctionnée sévèrement. Dans certains lycées, des dispositifs spéciaux ont été mis en place pour éviter les fraudes. Au lycée Le Comte de Lille, depuis trois ans, deux appareils de détection de portables sont utilisés dans les salles d'examen. Pascal Hardy est le proviseur adjoint au lycée Le Comte de Lille. Il nous décrit l'appareil. C'est un détecteur de téléphone portable hein, qui a pour fonction, comme son nom l'indique, d'identifier des portables qui resteraient branchés et connectés au sein d'une salle. Donc euh, ça ne brouille pas puisqu'on n'a pas le droit de brouiller, hein, mais ça identifie des téléphones qui seraient restés euh, en ligne alors que c'est interdit pendant les épreuves du baccalauréat. C'est pour éviter les tricheries, c'est ça pour éviter effectivement tous les phénomènes de triche puisqu'on peut avoir accès à tous les documents euh, nécessaires sur Internet euh, en moins de 10 secondes, donc euh, c'est pour qu effectivement le, la triche ne soit pas possible au niveau euh, des téléphones portables, en tout cas. On va identifier euh, sur différentes épreuves qui seront prises plus ou moins aléatoires euh, des salles pour que les élèves puissent se rendre compte qu'on est vigilant. Pascal Hardy, proviseur adjoint au lycée Le Comte de Lille, répondait à Joanne Adamadourassi. En attendant de passer le bac dès l'an prochain, les élèves de seconde sont libérés depuis quelques jours. Les cours sont terminés pour eux. Les professeurs sont mobilisés sur le bac. Ils ont le temps d'aller à la plage. Bon, la météo n'est pas très clémente et la baignade est interdite à Boucancanote, tout comme aux Roches Noires depuis vendredi. En prévision de la forte houle, les filets anti-requins ont été coulés, les bouées décrochées. Toute activité nautique, toutes les activités nautiques sont suspendues. Pour réinstaller les filets, il faudra attendre une météo favorable à Bou. Boucan comme aux roches noires. Gérald de Senesca, le responsable du service des plages à la mairie de Saint-Paul. Pour les roches noires, là, le schéma est plus simple. Euh, on a demandé aux prestataires de service de nous baisser les filets. Donc les filets ont été baissés euh, jeudi, en prévision des grosses houles qui sont rentrées ce week-end. Et logiquement, euh, toujours euh, la même chose que pour Boucan. Si la, la houle est en train de descendre, on peut supposer que le prestataire de service soit à même de venir nous relever Les filets, donc une fois que les filets seront relevés, pareil, il y aura une inspection de vérification qui sera faite suite aux filets relevés et on verra si les filets n'ont pas été impactés, si on peut ouvrir la baignade ou pas.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 Beaucoup de fonctionnaires de police, mais aussi quelques gendarmes, tous, sont mobilisés dans la, lutte, dans la lutte contre le terrorisme. Le colonel Luc Offret est le commandant de la gendarmerie de La Réunion. C'est une, une mobilisation évidemment personnelle visant à garantir la sécurité à la fois individuelle des gens. Nous portons le gilet pare-balles en permanence dans le cadre de nos interventions, dans le cadre de nos patrouilles. C'est la sécurité de nos personnels et puis nous avons renforcé également la sécurité de nos casernes. Parce que nous y vivons dans nos casernes, les familles y vivent également et là nous sommes attentifs à la sécurité du groupe. Et tout cela c'est évidemment important, c'est une mobilisation de chaque instant, une mobilisation de l'ensemble des personnels mais également une mobilisation de l'ensemble des familles pour assurer la sécurité collective des uns et des autres. Le colonel Luc Offret, commandant de la gendarmerie, répondait à Olivier Delarie dit. Un éleveur de porc pays dénonce la concurrence déloyale de la viande de porc importée, de la viande pas chère depuis la crise qui a secoué la filière en métropole. Mais ce n'est pas sans conséquence pour les éleveurs locaux selon Jean-Luc Huette Les éleveurs sont obligés de garder leurs animaux plus longtemps dans leurs élevages. Et ça, ça leur fait perdre de l'argent. Leurs animaux sont souvent déclassés. Jean-Luc Huette accuse la coopérative des producteurs de porc de La Réunion de ne pas les aider. Il parle même de mafia qui profite de cette situation. Guy Corré, le directeur général de la coopérative se défend. Pour lui, la situation est maîtrisée.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 qu'on trouve dans les différents magasins et ces produits, effectivement, se retrouvent à la Réunion à des prix qu'on ne connaît pas en Europe. Guy Correl, le directeur général de la coopérative des producteurs de porte de la Réunion, il répondait à Pierre Komorasami, la semaine prochaine doit se tenir l'Assemblée générale de la CPPR, elle s'annonce pour le moins animée. A Mayotte, on vous parlait hier du hubou, ce bouillon qui fait les délices des musulmans en ce mois de ramadan. On sait que sur les tables à la nuit tombée, on trouve aussi des bananes, beaucoup, du manioc et du poisson. Les bananes parfois importées de Madagascar pour répondre à la forte demande. Le poisson lui se fait rare. Sur les étals, les mesures d'hygiène ne sont pas toujours respectées. Il n'existe pas de structure non plus pour permettre aux pêcheurs d'écouler correctement leur pêche. Ibrahim Yaya s'est rendu à l'arrivée des barques au four à chaud en petite terre. La pêche est maigre, seulement quelques tons sont pris dans les filets des pêcheurs. La météo peu clémente de ces derniers jours n'est pas favorable, alors que ce mois de jeûne devrait être généreux. Ce mois de ramadan est très difficile. Il y a trop de vent, on ne trouve pas de poisson. Ici, le poisson est vendu à même le sol, dans des glacières, l'hygiène laisse à désirer et pourtant les clients ne désemplissent pas, même si des sérieux doutes subsistent quant à la fraîcheur du poisson. Nous dit ce client. Ça arrive, frais. ça arrive, arrive c'est pour la seule raison. Ah. Mais ouais, il n'y a ça. pas d'autres endroits ici qui vendent aussi, que là. Ça aurait été mieux, ça aurait été plus sûr aussi, parce que là aussi, des fois, ils vendent des poissons que c'était la veille ou deux jours avant. Mais la glace, là, après, on croit que c'est.